One Qibla présente le monothéisme en Islam. Bismillah, al-hamdulillah, wa al-salat wa al-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna al-hamdulillahi nhamduhu wa nastainuhu wa nastafiruhu wa n'audo Billahi taala min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 ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عَظِيمًا وما بعد فَإِنَّ اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صَلَّى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعه وكل بِدْعَةٍ ضلاله وكل ضلاله في النار بعد في عليكم الله تعالى Et bienvenue à notre 16e séance sur notre série à propos du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme en islam. Et on passe à une nouvelle section, à présent on commence avec une nouvelle section qui nous parle de C'est quoi Al-Mussawwir Al-Mussawwir c'est celui qui essaye d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala en façonnant soit des statues, des images ou autre chose comme on va le voir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala et comment est-ce que ça ça touche au tawhid bien sûr de façon négative ici euh, ça peut diminuer ou bien pire parfois dans certaines situations à l'extrême ça peut bien sûr annuler le tawhid de la personne ayadun billahi wa taala nous avons par exemple le hadith du prophète aleyhi salam rapporté par boukari ainsi que par l'imam muslim aleyhi marahmeetullah taala hadith huraira radhiyallahu taala anhu qui nous dit que le prophète صلى الله il dit qu'alla taala allah azawajalla dit donc ça c'est un hadith qu'adossé un hadith qui est sacré ou bien un hadith divin وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي Qui est plus injuste Qui est plus injuste Que celui qui a essayé D'imiter la création d'Allah Subhanahu wa ta'ala De créer comme ce que Allah Azza Jal Il a créé Bien sûr il n'y a personne qui peut Créer ce que Allah Azza Jal Il a créé ou quelque chose de semblable Mais le hadith il nous parle de celui Qui tente, qui s'essaye Il veut créer quelque chose Comme ce que Allah Azza wa Jal Il a créé Après ça il dit Alors qu'il crée Ne serait-ce une graine Ou bien un grain d'orge Si ils sont vraiment capables de le faire Bien sûr il n'y a personne qui peut créer Comme Allah Azza wa Jal Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal Va leur donner ça comme défi Yawmal Qiyama le jour dernier Comme on va le voir Dans quelques instants avec un peu plus de détails, avec ce hadith et d'autres hadiths. Alors, c'est quoi la question ici encore une fois Pourquoi est-ce que le fait de façonner, si on prend par exemple une statue, si quelqu'un va faire des statues, va concevoir des statues, comment est-ce que cela pourrait être contraire au tawhid On a la problématique ici encore une fois de l'imitation, c'est que quelqu'un c'est comme s'il veut faire comme Allah Azza wa il veut créer des créatures en parallèle avec ce qu'Allah Azza wa il a créé comme par exemple un être humain ou bien des statues sous forme humaine. فا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وصورهم فاحسن صورهم كغلى عز وجل celui qui a créé toutes les créatures subhanahu wa ta'ala et Allah azza wajalla parle aussi de الصوره c'est quoi الله عز جل, هو الذي صور sekwa الصوره celui qui a façonné celui qui l'atrumat par exemple sous une belle forme subhanahu wa fi ahsani taqwim wa alladhi yusawwir qad sharaka allah fi celui qui essaye encore une fois de façonner par exemple des statues ou autre chose alors c'est comme il veut être un partenaire avec allah azza wa jalla dans, dans -là. bien sûr même si Euh, toujours la création d'Allah Azza wa elle est complète, elle est parfaite contrairement à la création ou bien à ce que les êtres humains essayent de, de créer ou bien de, de façonner ce sera toujours un parfait taswiru khalqi deuxième problématique donc on a la première, la première problématique ici qui est reliée à l'un des attributs d'Allah Azza wa le fait qu'il soit al-khaliq al-mussawwir subhanahu wa ta'ala et le fait ici que, euh, que faire façonner des statues ou autre chose, c'est comme imiter Allah Azza wa Donc, la deuxième problématique en ce qui a trait ici à taswir, ça veut dire encore une fois, le fait de façonner. Rappelez-vous bien ici la question de taswir, ok, c'est parce que c'est ça qui est le mot taswir, c'est ça ce qui est venu dans les textes. Donc, parce qu'on aura besoin plus tard, Inch'Allah Azza wa on va voir que ce mot taswir là, eh bien, il y a, des choses qui entrent certainement sous l'interprétation de taswir qui est interdit et il y a d'autres formes qui pourraient être des questions de divergence ou bien de ijtihad comme on va le mot c'est pour ça que j'essaie toujours d'utiliser le mot en arabe ici ce qui a été utilisé dans dans les hadiths du prophète alayhi la deuxième le deuxième problème la deuxième problématique c'est انه وسيله c'est que c'est une façon c'est une voie c'est un moyen vers le shirk vers le poly teíssimo, فإن أول شرك بني آدم كان في الصور أو كان سببه الصور. Si vous, vous rappelez bien dans cette série il y a de cela plusieurs séances on a parlé du début du polythéisme dans l'histoire de l'humanité comment est-ce que ça a commencé environ euh, euh, juste avant le temps de Nuh alayhi ou bien environ le temps de Nuh alayhi salam comment est-ce que il y a des êtres humains qui ont pris des statues qui ont façonné des statues de personnes qui étaient pieuses qui étaient décédées que après ça une génération est venue par la suite et a commencé à les vénérer, à les adorer. Donc la première forme de shirk, le premier moyen, la première porte vers shirk, c'est quoi C'est la vénération des statues et des formes et des images et et ainsi de suite ta'dhimu, ta'dhimu as-suwar. Donc la même chose ici Euh, comme par exemple, on a dans le hadith du Prophète (ﷺ) on va mentionner le hadith ici. La question de al-mudahat, la question de al-mudahat, encore une fois la première problématique que nous avons citée, elle est mentionnée dans certains hadiths que nous allons détailler plus tard, comme wa shaa Allah azza wa jall alors qu'il crée comme ce que moi j'ai j'ai créé yudahi'una bi dans un autre hadith ça nous m'en ça nous yudahi'una bi khalqi d'imiter de concurrencer avec Allah azza dans, dans la création et dans euh, la deuxième problématique parce qu'il y a du deuxième point ici la deuxième illa en quelque sorte c'est ce qu'on appelle ici le raisonnement donc dans les interdits dans l'islam bien sûr On l'a couvert un peu peut-être non sulfur. On le sait que dans les choses que l'Azawad il a interdit dans l'islam il y a il y a toujours des hilal, il y a un raisonnement, il y a une raison derrière, une cause bien particulière, une problématique qui fait en sorte que cette chose-là elle est interdite. Donc dans la question de tasswir ces deux problématiques-là. Et pour ce qui a trait à la deuxième problématique, ça veut dire le fait que Al-Taswир, c'est un moyen vers al-Shirk. On l'a dans le hadith du prophète, alayhi sallat wa sallam, لَا تَدَعُوا سُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرَاً مُشْرِفًا إِلَّا إِلَّا سَوَّيْتَهُ On va le voir plus tard, comment est que le prophète, alayhi sallat wa il a envoyé Ali radiyallahu ta'ala عنه. Ali radiyallahu ta'ala عنه, le compagnon du prophète, alayhi sallat wa sallam, calife, le prophète, alayhi probablement euh, d'un petit groupe de salles de soldats ou autre chose et le prophète alstra il lui a donné dans dans les ordres que pour chaque sora qu'il va trouver chaque statue par exemple et doit il doit faire às tam c'est d'enlever d'enlever certains certains traits qui font euh, qui font en sorte que ce statut là est par exemple une forme humaine ou bien une forme animale ou autre chose voilà qu'abraran mujtihin illa ça le prophète alayhi sallallahu sallam lui a donné aussi l'ordre que pour chaque tombe qu'il va trouver qui est élevée les tombes qui sont élevées et eh bien il doit les réduire à euh, au niveau de de la terre encore une fois pourquoi parce que les tombes sont parmi les moyens de les tombes qui sont élevées qui sont bien claires qui qui se distinguent et ainsi de suite qui sont décorées ça habituellement ça attire shirq ayad subhanahu wa ta'ala et on voit comment est -ce que le prophète ali a mis les deux ensemble donc le danger des statues c'est comme le danger des tombes et on a parlé un peu auparavant de l'adoration et de la vénération des Des Alors, tassouir, les ulama, ils parlent ici de, des différentes formes de, de façonnement ou bien de conception, de dessin. Donc, ça peut entrer dans ça, le dessin, par exemple. Donc, soit on a le 2D ou bien le, le 3D. Alors, disent les ulama, première chose ici. Façonner, dessiner, ce qui n'a pas d'âme, ce qui n'a pas de vie comme les objets, comme les plantes, et ainsi de suite. Alors māleis alaḥurūḥ. Donc là, ça va, ça va exclure les êtres humains, les animaux, les insectes, les poissons, ainsi de suite. Donc, alors dans ça, il y a presque unanimité. Il y a presque unanimité sur la question de Euh, de, du fait que c'est licite de faire un taswir, ça veut dire des dessins ou autre chose, que ce n'est pas quelque chose qui est haram de faire par exemple des maquettes de montagne, des dessins de montagne et d'arbres et ainsi de suite. Il y a quasiment, quasiment, sauf, « Law'unna min ayyan mu ka amnabad fa fi فِي تَصْوِرِهَا قَوْلَانِ Il y a l'opinion de Mujahid Jabr, عليه رحمة الله يتعال. Donc, ça, c'est un peu la, la seule exception. C'est l'opinion de l'imam Mujahid, عليه رحمة الله يتعال, l'un desi tabirin. Qu'est-ce qu'il dit Mujahid? Lui, il est d'opinion que, même les choses qui n'ont pas d'âme, donc, par exemple, les objets, autre chose, si c'est quelque chose qui qui croit, نامين, croit, le fait de croitre, le verbe croitre, ça, ça veut dire quelque chose qui qui avance, qui euh, qui avance dans le temps, qui se développe dans le temps, comme les plantes et les arbres, eh bien, il dit selon lui que ça c'est haram, que euh, en faire des dessins ou des statues ou autre chose, que ça c'est haram selon l'imam Mujahid alayhi rahmatullahi taala. Donc, si on va prendre l'exemple des montagnes, dessiner une montagne, euh, faire une maquette d'une montagne, ça à l'unanimité c'est halal, c'est licite. Et si on prend l'exemple, comme on a mentionné des arbres et des plantes, par exemple, eh bien, la grande, très grande majorité des ulama, quasiment à l'unanimité, c'est licite. Mais il y a l'opinion, par exemple, de Imam Mujahid, alayhi rahmatullahi qui lui, il est d'opinion que, euh, que c'est interdit. Pourquoi, entre autres, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, euh, eh bien, il a recours à ce hadith-là. C'est le hadith qui nous dit « Faliakhluku sha'iratan <rire> arafa » leur lance un défi ici de créer un grain d'orge donc selon Imam Mujahid alayhi taala l'orge bien sûr ça vient des plantes c'est quelque chose qui qui croît donc ça a une certaine vie même si c'est pas une vie avec une âme comme c'est le cas pour les êtres humains les animaux mais ça a en quelque sorte une vie et et ça croît et selon lui euh, ça c'est interdit ça c'est ça c'est haram ولكن Encore une fois, euh, comme on a montré, l'opinion de la majorité des ulama, c'est que c'est licite. Tout ce qui n'a pas d'âme, tout ce qui n'a pas de vie, comme la vie humaine, la vie animale, ou bien la vie des insectes, et eh bien, c'est licite. Entre autres, il y a le hadith dans Sahih Muslim. Hadith d'Ibn Abbas, ma c'est pas la parole du prophète, salam, mais Ibn Abbas, anhumma, il a dit une fois à quelqu'un, quelqu'un qui faisait, encore une fois, qui façonnait des statues ou des dessins ou autre chose, il lui a dit... إِن كُن تَلَابُد دَفَاعِلًا فَصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ Si vraiment tu dois faire, si vraiment tu veux faire, si vraiment tu veux dessiner, tu veux façonner, alors façon des arbres et des plantes et des choses qui... فَصْنَعِ euh, الشَّجَرَ Plutôt, donc il nous parle ici des arbres, façon des arbres et tout ce qui n'a pas d'âme. Tout ce qui n'a pas d'âme. وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ Ce qui n'a pas d'âme, toute créature d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme. Donc, ça, c'est la première catégorie, comme on a mentionné. Et c'est, bien sûr, la catégorie qui est la plus évidente ici en termes de hukm. Ça veut dire que c'est que c'est halal quasiment dans tous les cas, encore une fois, excepté l'opinion de Mujahid, alayhi rahmatullahi ta'ala. Deuxième catégorie. Taswiru zawatil arwah. Façonner les... Les créatures d'Allah, Azzawajal, qui ont une âme comme les êtres humains, les animaux et les insectes. Alors là, on a trois formes, on a trois situations différentes, donc trois sous-catégories. « Nahtou attamathil »« Façonner des statues » Et ça, c'est « Muharramun bil-ijma' » C'est interdit à l'unanimité des ulama. Faire des statues en islam d'une créature d'Allah, Azzawajal, qui a normalement une vie, c'est interdit. Clairement interdit, il n'y a aucun doute sur ça, les hadiths sont très clairs, il y a et du ulama, à l'unanimité entre tous les savants de l'islam sur cette interprétation de ces de ces hadiths. Wa laulam yaqsoon el mudahat, même si la personne elle n'a pas l'intention ici de faire quoi, elle mudahat d'imiter la création dans la zone. Dans ce genre d'interdit, l'intention n'est pas n'a pas n'a pas n'a pas, pas, pas d'impact sur la euh, sur l'interdiction. Donc plusieurs personnes font cette erreur-là et disent ils disent comme de nos jours, plusieurs personnes disent mais moi j'ai une bonne intention, j'ai pas la mauvaise intention. Le hukm n'est pas relié à la bonne ou à la mauvaise intention parce que si c'était relié à la bonne et à la mauvaise intention de un Comment on pourrait dire, entre guillemets, ça pourrait devenir des arcades qui sont discriminatoires. C'est parce que là, il y a, il va y avoir des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que lui, il a le droit de faire et moi, je n'ai pas le droit de faire Pourquoi est-ce que toi, tu juges que lui, il a une bonne intention et moi, j'ai une mauvaise intention Donc ça, c'est de un. De deux, même nous, en tant qu'être humain, on le sait que souvent, l'intention, c'est quelque chose qui n'est pas facile à déceler, qui n'est pas facile à comprendre, même notre propre intention. Tattaqal alayya, comme il dit certains des salaf, même nos propres intentions, parfois nous nous échappent. Soit on n'est pas conscient d'une partie de notre intention qui pourrait être mauvaise, ou bien l'intention elle a elle a changé en cours de l'action en tant que telle. Donc les akam dans l'arzah, elles ne sont pas toujours reliées aux intentions, même si les intentions ont un poids, ont un, euh, ont un euh, comment on pourrait dire ça ont une conséquence sur les ahkams, sur euh, sur les résultats des ahkams, et ainsi de suite. Surtout pour ce qui est des bonnes œuvres, l'amalus salih. Bien sûr, il faut avoir, la règle générale, c'est qu'il faut avoir l'intention, faire les actions pour Allah Azza wa Mais les choses qui sont interdites, les choses qui sont interdites, eh bien, euh, l'intention en général ne rentre pas dans ça, ne rentre pas dans ça, sauf des choses qui ne sont pas interdites par les textes. Il y a des choses qui ne sont pas interdites par le texte, sont pas interdites par une ayah du Coran ou bien n'est pas interdite par un hadith. C'est quelque chose de halal, de licite. Mais elle pourrait devenir interdite à cause d'une intention qui est interdite. quand Quelqu'un qui va consommer quelque chose de halal, quel, quelqu'un qui va manger de la nourriture ou bien porter des vêtements ou autre chose qui sont licites. Mais... Il a une intention mauvaise derrière ça, il veut faire le haram, il veut désobéir à Allah Azzawajal. Donc soit il cherche de l'énergie, de la force ici à travers cette alimentation... Ou bien il porte, par exemple, quelqu'un qui va porter de beaux vêtements. C'est des vêtements qui sont halal. il n'y a rien d'interdit dans cela. Mais ce qui pourrait être interdit dans son cas, c'est qu'il a porté de beaux vêtements avec l'intention ici de faire « al-fakhrou » pour faire preuve d'orgueil et d'arrogance envers les autres, et ainsi de suite. Donc pour montrer, par exemple, qu'il est plus riche, qu'il est, qu est plus supérieur aux autres, et ainsi de suite. Donc là... L'action, elle devient haram, elle devient interdite à cause de la mauvaise intention. Mais ça, c'est une exception. Mais les, ce qui est interdit par les textes dans le Coran et dans le Sunnah, la règle générale, c'est que l'intention n'a aucun impact sur le fait que c'est haram ou halal. Même si parfois la chose, elle est haram, même avec une bonne intention, elle est haram. Elle est haram pour tout le monde. Mais si, hein, si il y a une mauvaise intention derrière cela, eh bien, elle devient encore plus haram, plus grave. Ça, c'est autre chose, comme on va le voir, Inch'Allah, maintenant, avec la question de d'attassouir, avec le, le fait de, de façonner. Donc, deuxième cas de figure, encore une fois, ici, pour ce qui est des, des dessins, euh, ou bien le fait de façonner des euh, créatures d'Allah, qui, normalement, ont une âme. « Arrasmu bil-yadî » À Ras Moubi, elle y le fait de dessiner avec ses mains, ça veut dire ce qu'on appelle le 2D, donc deux dimensions. On parle plus ici des, des statues, le trois dimensions. Ici, on l'a exclu que ça c'est haram, à l'unanimité, Il y a aucun doute sur cela. Alors fihi qaulani, il y a deux opinions sur cela. L'opinion, encore une fois, de la majorité des ulama, incluant les quatre madhhab, les quatre imams, plutôt, donc Abu Hafidh. Malik, al-Shafi'i ainsi que Ahmed que c'est haram, c'est interdit de dessiner avec notre main, de faire des dessins, des dessins même en deux dimensions de créatures dans la zone de qui ont un qui ont l'âme comme des êtres humains et des animaux. Et il y a l'opinion de Al-Qasim ibn Muhammad, alayhi rahmatullah taala, l'un des grands savants de l'islam qui lui considère que c'est que c'est halal et lui il se base entre autres, sur le hadith du Prophète, عليه الصلاة والسلام, إِنَا الْمَلَاِكَةَ لَا تَدْخُلُوا بَيْتًا فِيهِ سُورَة Que les anges n'entrent pas, une maison, un foyer dans lequel il y a سُورَة. سُورَة, encore une fois, ça peut faire référence ici à, à, à des images, par exemple, des dessins ou des statues ou autre chose. Alors ça, c'est rapporté par Bukhari et par Muslim. Et dans une narration de ce hadith, il y a exception. إِلَّا رَقْمَنْ فِي ثَوْبٍ Sauf pour ce qui est رَقْمُنْ فِي ثَوْبٍ Donc comment est-ce que lui, il a interprété cette partie de l'hadith اي أصوار وَن نُقُش اللَّتِ تَكُونُ عَلَا أَفْيَابِ اَوَي الْبُسْتِ اَوْ نَحْوِهَا Donc lui, il a interprété cette partie de l'hadith ici comme quoi le prophète, alayhi sallam, il nous fait exception des dessins qu'on pourrait avoir sur des, sur des tissus, sur des draps, sur des vêtements, autre chose que ça, ça ne serait pas interdit que l'malaika, alayhi sallam, il rentre dans une maison même s'il si y a des des dessins semblables mais les ulama ils ont répondu à cet argument de al-Qasim ibn Muhammad alayhi rahmatullahi taala aujibah عنه بأن معنى الرقم فسر أن أنه التي تقول في البصن ونحوها فيداس ويمتهنك الوسائدي فهذا معفون عنه donc la première « Réponse que les ulama, ils ont sur ce hadith, bien sur cette partie du hadith comme l'a interprété Al-Qasim Ibn Muhammad, alayhi ils ne sont pas bien sûr d'accord avec lui sur cette interprétation, que le fait que le hadith ait mentionné une, ex une exception pour les malaïka qui rentrent dans la maison. » Qui ne vont pas rentrer dans la maison à cause d'un dessin, qu'il y a ici une exception pour un dessin qui serait sur un tissu ou autre chose. Alors certains ulama ils disent la question ici c'est la question de l'exception est faite pour ce qui est mumtaham. Rappelez-vous bien de ce mot ici. « Moumtehan », c'est quoi « moumtehan » Vous n'avez pas à retenir le mot en arabe, mais le sens du mot « moumtehan », ça vient de « l'mahana », c'est quelque chose qui est humilié, « l'mahana », c'est quelque chose qui est rabassé, rabaissé ou quelque chose qui est humilié. Qu'est-ce que cela veut dire C'est le contraire de la vénération. Donc, remarquez que parfois, l'image, elle pourrait être vénérée, même l'image en deux dimensions. Je vais vous donner un exemple ici d'une image qui pourrait être vénérée. Euh, comme il y a euh, certains jeunes, par exemple, de nos jours où, je ne sais pas si c'est encore la mode, mais il y a de cela quelques années, une dizaine ou vi une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de jeunes, par exemple, qui dans leur chambre à coucher, eh bien, ils affichaient un grand poster, comme ça, sur, sur leur mur. Euh, C'était soit la photo de ce qu'ils appellent des vedettes ou des, des athlètes ou ce qu'ils appellent des artistes ou autre chose. Donc, tellement la personne, elle est attachée, à cet être-là, qu'elle va acheter ou imprimer une, euh, une image large, un poster comme ça, et le mettre sur le mur. Ça, c'est un exemple très évident, un exemple criant ici de ta'zim, de vénération, ok Et ça, c'est clairement interdit, il n'y a aucun doute sur cela. C'est parce que la personne n'a attaché le poster ou l'image d'une telle vedette, comme ils l'appellent ça, comme ils appellent ça leur vedette, bien sûr, c'est pas nos vedettes, Mais la personne ne l'a fait que à cause qu'il y a eu un tarzim, une vénération très évidente dans le cœur. Ça veut dire que cette personne-là, elle est très importante dans sa vie, elle est très importante dans son cœur, au, euh, au point de, de mettre encore une fois la photo de cette personne sur un mur, de l'attacher sur un mur. Donc ça, c'est la vénération. Le contraire complètement de cela, c'est l'imtihane. L'imtihane, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Et c'est pour cela les ulamas, Ils sont d'accord. À ma connaissance, je n'ai pas entendu alim qui a un avis contraire, Allah Ta'ala. Mais les ulamas, même contemporains, ils sont d'accord sur le fait que, par exemple, des chaussures parfois d'enfants, des enfants qui, sur leurs chaussures, il y a des dessins, de des dessins animés ou autre chose, que ça, ce n'est pas interdit. Que ce soit, par exemple, sur des chaussettes, des, des, des chaussures, autre chose, que ça, ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit. Pourquoi Parce que ça, c'est bountain. Et l'État même, l'utilisation même De ce dessin ne donne aucun goût, n'ouvre aucune porte à quoi à la vénération, à Al-Tardim. C'est quelque chose, encore une fois, « Yudasu bil-aqdam, Yudasu alayhi bil-aqdam » Quand on se sent à l'aise de marcher avec ça, de mettre notre pied sur ça, de l'écraser, de le jeter, même si parfois c'est sale, c'est dans la boue, c'est dans autre chose, alors on ne trouve pas que ça que ça, ça nous touche dans le cœur. Alors les ulama, ici, ils ont interprété cette partie du hadith du prophète, salam, il la raqman fi thawbin, par ce fameux, encore une fois, imtihan, Ils disent le prophète, salam, il a fait exception, ou bien il nous informe d'une exception, pour les dessins qui, euh, qui, encore une fois, ne sont pas, si on peut appeler ça, Euh, ainsi, entre guillemets, les dessins qui ne sont pas pris au sérieux. Donc, tout, de, tout dessin qui n'est pas pris au sérieux, seulement ça existe sur un tissu ou autre chose, sur un drap. La même chose, parfois, ça pourrait être une nappe qui couvre, par exemple, la table. Les gens mangent sur cela. Et il se peut que sur cette nappe, sur ce drap-là qui couvre la table, il y ait parfois quelques motifs d'oiseaux ou autre chose. Quelqu si quelqu'un dit « Moi, je préfère ne pas acheter cela », il y' a pas de problème. Mais on est en train de parler ici de l'interdiction. Est-ce que c'est haram Ce n'est pas haram, Inchallah, Azza C'est parce que, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est mumtehan. Ce n'est pas quelque chose qui sera interdit de un... Et de deux, ce n'est pas quelque chose qui va empêcher les malades ikhali d'entrer à la maison. C'est parce que c'est quelque chose encore une fois qui est mumtahan. De ce fait, on se permet à personne qui vénère des petits motifs d'oiseaux sur des draps. Ok sur des draps ou bien encore une fois sur une nappe, une couverture de table ou autre chose. Au contraire, les gens vont manger là-dessus, vont jeter des, dé des déchets là-dessus, vont avoir de la nourriture qui tombe. Et après ça, on va essayer de nettoyer, ça va redevenir sale. Et comment dire en anglais? It's not a big deal. Il n'y a personne qui a un cœur qui est attaché à ce genre de choses. Euh, وَاُدِي بَعَنُهُ كَذَلِكُ Une autre réponse que les ulama, ils ont à Al-Qasim ibn Muhammad alayhi rahmatullahi ta'ala. Donc, tous, ils sont d'accord sur le hadith. Le hadith, est hautement authentique. C'est un hadith authentique du Prophète, alayhi sallam, et la question ici, c'est l'interprétation de cette partie du hadith. Il y a une autre opinion ici qui est أَلْمَقْصُودُ أَلْعَفْوُ اعاد استعباله والثاني انه النقوش التي تكون في ils ont c'est que ça c'est une exception pas sur le fait de le concevoir que l'exception ici elle n'est pas faite sur le fait de dessiner c'est pas que le prophète alayhi nous a dit euh, il n'y a pas de mal à dessiner des, des objets non Les ulama, la deuxième réponse que les ulama, ils ont à Qasim ibn Muhammad et l'interprétation dont ils font de cette partie de hadith, c'est que le prophète, alayhi sallam, ici, il nous a donné la permission, l'exception de les utiliser. Pourquoi les remous Bal les Kathati bal Biha Parce que ça c'est depuis le temps, ce, ce n'est pas quelque chose de récent, mais depuis le temps que les êtres humains aiment dessiner sur des vêtements, sur des tissus, sur autre chose. Alors c'est quelque chose de très difficile à pleinement complètement éviter, à complètement éviter. Donc souvent encore une fois, soit on cherche, une couverture pour, euh, je sais pas moi, pour pour un meuble ou pour autre chose dans la maison, ou parfois même les gens de nos jours, même parfois les gens, ils veulent acheter quelques quelques petits tissus comme ça pour faire du nettoyage ou autre chose. Et c'est juste que l'industrie, elle est faite ainsi. Très souvent, il y a des motifs, il y a des dessins, soit d'animaux ou d'autres choses. Alors, « kathratul balwa » ou « umumul balwa » quelque chose qui est très prévalente dans la vie, Il devient y un éminal mach at à anha. Il devient très difficile de, de s'en éloigner et d'éviter cela et c'est pour ça que le prophète Alratlam ici par l'ordre dans la Zo nous a accordé exception pour cela, pas pour dessiner ses motifs, non, pas pour initier et faire nous-mêmes un tissu. Il y a une différence entre moi je vais concevoir un tissu et je vais mettre des motifs dessus. Ça c'est interdit, mais moi je trouve un tissu qui est à bon prix, qui est abordable. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir s'acheter ce qu'il veut et avec les conditions qu'il veut. Donc il y a parfois des personnes qui sont dans le besoin. Par exemple fa al min al masakin, des pauvres ou autre chose, qui ont des moyens limites, limites. Alors imaginez si quelqu'un comme ça, euh, il a besoin d'acheter des vêtements pour son enfant ou un, un manteau pour son enfant ou autre chose et que le, le seul produit qu'il trouve qui a bon prix, qui a un prix réduit, qui est abordable pour lui, eh bien il quand il y a quelques motifs. Ici ça serait difficile, ça serait un peu de la difficulté si dans la religion d'Allah Azza wa Jalla c'était interdit pour lui d'acheter une chose qui est qui est pareil. Vous comprenez alors les ulémas, ils disent c'est pas l'exception ici pour le fait de dessiner, c'est l'exception sur le fait de pouvoir acquérir quelque chose qui a certains dessins Tant que c'est quelque chose qui de par sa nature, elle est mumtahana ». Donc les gens ne vont pas acheter pour le motif. C'est pas pour vénérer le motif. C'est pas pour la euh, pour l'attacher dans le mur et pour le regarder à chaque fois avoir un attachement du cœur. Non, c'est pas pour ça. C'est quelque chose encore une fois pour une utilisation qui est passagère et qui ne donne aucun, aucune importance à à ce dessin en tant que tel. Et certains ulama Ils ont eu une troisième réponse qui est encore plus large. Alors encore une fois, tous ces ulama ne sont pas d'accord avec Al-Qasim ibn Muhammad alayhi rahmatullahi ta'ala. Tous ne sont pas d'accord avec lui. Et certains ulama, ils répondent à ce hadith, à son interprétation de ce hadith. Ils disent que ce hadith ne cite pas nécessairement. n'a même pas parlé de zawat al-arwah, euh, des images de créatures d'Allah azzawajal qui ont des âmes, qui ont des vies. Ils disent le hadith parle tout simplement de de dessins donc ça pourrait être des motifs tout simplement ça veut dire des des formes géométriques ou autre chose que c'est ça que le prophète ﷺ a mentionné dans dans ce cas là que ça ça n'empêche pas les malades et d'entrer à la maison donc en bref ici encore une fois le dalil de al-qasim ibn muhammad en termes d'interprétation il est comme on peut le voir ici il est faible donc il n'y a pas les les les les cette dassal ou le dalil هنا ليس دصل في المساله si vous, vous rappelez dans usul fiqh il y a pas de nas ici il y a pas de nas qui permet al qasim ibn Muhammad, de nous dire que il est possible il est licite, il est halal de décider encore une fois si c'est du du donc encore une fois on revient ici le sommaire c'est que que ce soit du ou bien du des statues ou des dessins sur une forme plane que c'est interdit c'est haram ça rentre dans les hadiths que euh, qu'on a mentionné ou bien qu'on va mentionner tout à l'heure Inch'Allah. troisième catégorie donc première catégorie c'était la question première grande catégorie c'est la question de donc les les dessins ou les statues de choses qui n'ont pas Euh, habituellement de vie ou bien qui n'ont pas d'âme. Allah Azzawajal ne, ne leur a pas accordé d'âme, encore une fois, comme les montagnes et les arbres. Deuxième catégorie, c'était les créatures d'Allah Azzawajal qui ont des âmes. Et la troisième catégorie ici, euh, encore une fois, pas nécessairement en termes de logique académique, mais on est en train de parler ici en termes de, euh, de khilaf entre les ulama, de divergence et de istihad et ainsi de suite. C'est la nouvelle catégorie Al-Taswiru bil Al-Haditha La question de Des images, que ce soit les images animées ou les images fixes qui euh, proviennent des, euh, des nouveaux moyens, ça veut dire des techniques contemporaines, ça veut dire la caméra, tout simplement. Alors, les ulama, au début de l'apparition de la caméra, lorsque la caméra est apparue, les photos exactement une photo qui représente exactement la réalité après ça la vidéo il y a eu beaucoup de divergences entre les ulama entre les savants plusieurs ulama considéraient pendant des décennies que ça c'est que ça c'est haram c'est interdit et il existe jusqu'à aujourd'hui une minorité de ulama qui considère que c'est quand même haram que c'est interdit dans la majorité des cas bien que comme vous pouvez imaginer bien sûr ces ulama n'osent pas habituellement parler très ouvertement et très fréquemment de leur opinion parce que ça va être bien sûr l'opposition des gens va être très très évidente très très claire les rurbati al islam à cause du fait que l'islam il est devenu étrange l'islam a bade a comme le prophète nous a dit pourquoi je dis ça est ce que parce que je suis d'opinion que c'est haram d'avoir de euh, d'avoir des photos, des vidéos, autre chose, c'est pas, c'est pas ça Al-Marsoud, c'est pas ça la question. Le marsoud ici, le problème c'est quoi C'est pas le problème c'est le problème, ce n'est pas, on n'est pas en train de dire que tu dois croire que c'est haram, c'est pas ça la question. Le problème c'est lorsque les ulémais, euh, excusez-moi, c'est Le problème c'est lorsque les gens, l'ayam muslimoul, euh, ils dépassent les limites du raisonnable et de l'aql, encore une fois, de la raison, de la sagesse, de la de la justice, de l'ad, les mêmes de l'islam, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et commence à se moquer de certains ishtihads qui sont fondés. C'est des ishtihads qui sont fondés. Lorsqu'un alim, il dit par exemple que la photo ou bien que la vidéo, elle est interdite, que tu sois d'accord ou non avec lui sur... Le jugement en tant que tel sur le hukm, sur la conclusion, sur la compréhension, l'interprétation des textes, ça c'est une autre chose. Mais il faut que tu respectes que ça c'est une question de fiqh, c'est une question ici d'interprétation, comment est-ce que lui il interprète des textes, des hadiths du prophète indépendamment de la question qu'une fois de l'avancée technologique. Ce n'est pas vrai et c'est insultant et c'est complètement faux et c'est un mensonge et Allah azza wa va questionner ce genre de personnes là d'accuser ce genre de ulama que c'est des gens qui sont obscurantistes ou bien qui sont qui sont contre l'évolution technologique par exemple ou contre la technique ou autre chose euh, ce n'est pas ici la logique qui est impliquée la logique qui leur permet ou bien qui les pousse à dire que c'est haram, que le taswir, que les images, ou que la vidéo, que la photographie, que c'est interdit, que c'est haram. Encore une fois, que tu sois d'accord ou non, convaincu ou non de leur opinion. Mais tu dois comprendre que leur raisonnement n'est pas fondé sur une opposition à la progr au, au progrès. Ce n'est pas fondé sur une opposition à ce qui est nouveau. Ce n'est pas fondé sur l'opposition à l'innovation. Ça n'a rien à voir... Avec cela, c'est pour ça que le même alim qui te donne une fatwa, qui considère lui, par exemple, que l'image ou que la photo, que la vidéo, c'est interdit, c'est haram, c'est le même alim qui pourrait te dire et qui pourrait faire sortir que certaines formes de technologie beaucoup plus avancées, beaucoup plus récentes que la vidéo et que l'image, il pourrait te dire que c'est obligatoire d'y avoir recours il pourrait te dire dans certains cas, comme dans le domaine médical ou autre chose, il va te dire que ça c'est wajib, c'est obligation sur les musulmans, ils doivent apprendre cette science, ils doivent développer ce genre de produit et ainsi de suite. Alors ce n'est pas vrai que c'est parce que Al-Alim encore une fois il vit comme certains disent, il vit au, moyen, au, au Moyen-Âge au Moyen ou bien à l'âge des pierres et autre chose, tout ça c'est des touham, tout ça malheureusement c'est des accusations qui sont fausses et Allah Azza wa encore une fois, il va questionner ce genre de personnes, Yaouma al-Qiyama auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Alors il Il y a, encore une fois, l'opinion de certains ulama qui disent que c'est interdit. « Mouharramoun wa fi » et تصوير داخل في التصوير سيلوبينيون دو محمد ابن ابراهيم عليه رحمه الله تعالى ainsi que ابن باز دا صدع علماء contemporains bien sûr محمد ابن ابراهيم عليه رحمه الله تعالى c'est l'un des grands ulama et c'est le cheikh de Ibn Baz plusieurs personnes connaissent plus Ibn Baz que son cheikh Muhammad Ibn Ibrahim عليه رحمه الله تعالى et c'est l'opinion de Cheikh Al عليه et plusieurs autres Pourquoi? Ils disent « Anna al-taswira bil-ālati muzahatulli khalqillah, bal huwa achaddu min ar-rasmi. » Ils disent que la, la photographie, par exemple, donc c'est bien sûr le même chukm, okay, que ce soit pour la vidéo bien pour les photos. C'est juste que la vidéo, c'est des photos, mais qui, euh, qui bouge C'est une succession de, de photos, plusieurs frames, comme on dit. C'est pour ça on dit habituellement « frame per second», FPS. Donc c'est combien de... Combien de photos qui s'enchaînent par par seconde, ça, ça donne encore une fois. C'est parmi les les paramètres utilisés pour faire référence à la qualité de la de la vidéo, de l'animation. Mais là, si on va se contenter sur l'image, c'est parce que le hook milé, il est pareil. La photo en tant que tel, ils disent euh, la photo, c'est la même chose que la, euh, que taswir euh, qui existait traditionnellement. Ça veut dire que le dessin, ils disent, c'est encore pire. Pourquoi ils disent Parce que l'idée de d'imitation, de modhahed, de de la création d'Allah subhanahu wa taala, elle est beaucoup plus présente. On a beau dessiner, eh bien notre dessin sera toujours incomplet. Mais le fait de prendre des photos ici, selon ces ces ulama, la photo ils disent, elle va plus loin. Elle va essayer de reproduire le moindre détail de la création d'Allah subhanahu wa taala. Alors pour eux, ils disent la illa qui el mudahat, le raisonnement ici qui est le mudahat. Encore une fois, limitation. Elle est beaucoup plus présente. Et de ce fait, encore une fois, comme on a mentionné la question de limitation et même en termes de shirk, la porte qu'elle ouvre vers le shirk, elle fit biha tout elle va créer plus de fitness ici en terre pour ce qui est de Echik Bila'a Zahoudel. Et ça, c'est vrai. Dans ce sens-là, ça, c'est vrai, encore une fois, si on pense à, à, à quelqu'un qui va qui va suspendre, qui va afficher un poster ou autre chose dans sa chambre. Alors imaginez de nos jours avec la qualité que nous avons, quelle est la, euh, la qualité de l'image, de l'impression qui ne cesse encore une fois d'augmenter et de s'améliorer ainsi de suite. Et donc là ici la reproduction des moindres détails, elle fit d'être plus, la fitna est très grande et on pourrait même citer ici certains autres que ces ulama n'ont non, pas mentionné, c'est parce que même ces ulama, si on parle dans le cas de Cheikh Mohamed ibn, ibn Ibrahim alayhi, alayhi rahmatullahi ta'ala, qui lui est décédé, il y a de cela assez assez longtemps. Donc probablement que dans sa vie, la photographie n'était à ses débuts. Donc imaginez si ces ulama, ils pouvaient voir de nos jours ce que l'image, ce que la vidéo, Quelle fitna ça peut créer Ça devient ici, ça devient vraiment de nos jours, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Ça devient sihroun. On peut faire du n'importe quoi. On peut faire croire aux gens du n'importe quoi avec les nouvelles méthodes, encore une fois, cinématographiques, les nouvelles méthodes euh, d'effets de, spéciaux et ainsi de suite. Alors, c'est qalbul haqa, on peut faire de la victime, un accusé et le contraire. Donc, ça peut être une grande fitna, vraiment, en réalité là. Euh, et je pense qu'on a déjà mentionné ça dans d'autres dans cours. Mais de nos jours, si on pouvait amener, si on pouvait traverser et revenir dans le temps, revenir un peu vers le passé, même juste revenir vers les années 60, les années 70, et leur amener certaines des vidéos que l'être humain il produit de nos jours, ça va être une fitne pour ces gens. Ils vont penser que nous, on est le Messie Haddad Si on va leur amener des vidéos que, qui ont été faites ici, par exemple, en 2020 ou autre chose, que ce soit des vidéos d'animation ou que ce soit des vidéos encore une fois de la vidéo faite avec des caméras mais que après ça il va avoir des filtres et des effets spéciaux et ainsi de suite donc il y a personne qui peut renier ce fait que la vidéo elle contient que l'image elle contient ici un, un potentiel de fitnah et de saddan et même ici de moyen vers ashirk billahi subhanahu wa taala alors la deuxième opinion ليس بحربا ولا داخلا في التصوير que La deuxième opinion des ulémas contemporains, c'est que la photo, comme on la connaît aujourd'hui, la photo moderne, ça veut dire, pas le dessin encore une fois, que c'est quelque chose de licite. Plusieurs ulémas, ils disent que c'est tout simplement licite. Certains ulémas, comme Ibn Uthaymin, ils disent que c'est licite, mais avec une condition, c'est au besoin. Ça doit être ici euh, limité par le besoin, ça veut dire on ne doit pas, exagérer. Ça doit pas être excessif. Il doit avoir une raison. La raison, ça pourrait être, par exemple, la question de l'identification, par exemple. Donc, l'identification sur des cartes d'identité, des permis de conduire ou autre chose. Alors, ils disent, ça, ça rentre dans le hada. Ou bien, ça pourrait être en général, quand on de nos jours Euh, le contact entre entre personnes donc la communication entre les horheim entre les membres de famille qui se trouvent dans des dans des régions éloignées ou bien des pays différents continents, autre choses qui n'ont pas la chance ici de se voir qui peuvent se voir à travers internet par la vidéo ou bien l'enseignement à distance, les mon faire toute science qui est bénéfique faire le travail à distance et ainsi de suite euh, on peut bien sûr de nos jours même pouvoir faire des transactions à distance on le voit de nos jours avec par exemple le confinement. Alors, il y a des gens qui ont besoin de faire certains contrats, certains engagements, certaines transactions, euh, et, et ça, doit être fait, ça doit être fait à distance, c'est parce que les gens ne peuvent pas se retrouver, et de ce fait, parfois, on a besoin, bien sûr, d'identification, on veut voir la personne, on veut voir la, la, la, le visage de la personne pour s'assurer à qui on est en train de, de parler. Euh, ça peut être, euh, par exemple, dans le domaine de la justice. Parfois, il va avoir, euh, donc, une comparution qui va être faite par vidéoconférence pour des raisons de sécurité ou bien de logistique ou autre chose. Donc, il y a plusieurs utilisations dans lesquelles il y a un besoin, quelque chose de justifié pour avoir recours, encore une fois, à l'image, à la vidéo et ainsi de suite. Donc, selon Ibn al-Uthaybid, alayhi rahmatullahi ta'ala, et certains savants, ils disent que euh, l'image... Euh, que elle est, elle est halal, elle est licite. Encore une fois, dans le cadre du besoin. Certains autres euh, ulama, ils disent que elle est halal, tout simplement d'ayyir que ce soit limité par le, par le besoin. Euh, C'est quoi leur adil là entre autres? Encore une fois, ici, je ne veux pas aller. Okay, on est, on est dans un cours sur le tawhid, je veux donner seulement ici une idée brève. On n'est pas en train de faire ici un cours sur le fiqh et commencer à étudier les fatawas parce que ça, ça va être une question, je sais qu'il ne va pas finir. Je sais que si on va commencer avec ça, les questions ne vont pas se terminer c'est parce que les quatre figures, les exemples que nous avons aujourd'hui soit de 3D ou bien de 2D et eh bien il y en a des centaines de milliers de différents types ici et les questions encore une fois ne vont pas se terminer de ce fait Euh, il y a des choses qui sont évidentes il y a des choses qui sont moins évidentes et il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes qui demandent fatwa, qui demandent de se référer aux ulama et je ne peux pas faire comme ça une fatwa moi en direct, je ne suis pas un mufti, l'est est parfois sur certaines questions il faut se référer aux ulama et parfois il y a des choses qui sont entre-entre ça veut dire encore une fois ce qu'on appelle des choses qui sont douteuses, douteuses et comme le prophète azzam, il dit c'est pour cela que on va seulement donner quelques principes et quelques exemples assez brièvement et après ça on va passer à la prochaine section alors entre autres c'est quoi leur c'est quoi leur adilla c'est quoi leur preuve anna nususat tahrib min ajli mudahat khalqillah wa at taswir laysa min mudahat khalqillah wa as-sura laysat tushbihu al-asla bal hiya nef sous al Donc, parmi leurs hadith ici, les ulama qui disent que c'est licite, ils disent que le, les statuts euh, que les dessins, plutôt, qui sont interdits, c'est essayer d'imiter la création dans la azoon. Alors que la photo n'est pas Essayez d'imiter la, la création d'Allah Azzawajal. La photo n'est qu'une représentation de la vraie photo. Comme Allah Azzawajal, il l'a créé. C'est pour ça, celui qui... Re, remarquez, il dit celui qui dessine. Si quelqu'un, il va dessiner sa propre forme. Okay? Quelqu'un, il, il veut dessiner son visage. Ou bien quelqu'un, il veut dessiner le visage de son fils. Il va dire à son fils, comme il faisait dans le temps des portraits. Donc, il va dire à son fils, assieds-toi pendant deux heures. Et il va dessiner son visage. Ça, lui, il va dire quoi Ça c'est un dessin qui ressemble à mon fils. Ça c'est comme mon fils, ok Mais c'est pas exactement mon fils. Alors que la photo, on ne demande jamais. Lorsqu'on prend quelqu'un en photo, on ne va jamais demander est-ce que ça lui ressemble assez Est-ce que la photo est bien faite Est-ce que ça te ressemble ou on devrait refaire la photo Donc, la photo ne ressemble jamais à la personne. Elle représente la personne, c'est exactement la personne. Encore une fois, bien sûr, après ça, il y a euh, des questions sur la résolution et ainsi de suite, mais ça, ça rentre plus sur la précision, sur les, les petits détails. Mais la forme générale, c'est une représentation. Donc, ils disent ici, hada marfari. Donc ici, ils disent, ça ne rentre pas, ça n'a pas la même idée que assouar que le prophète sallallahu alaihi wasallam. Il a, il a interdit alayhi salatu wa salam. Et dit aussi, atteswir bil ala lam photographe n'a pas eu à faire aucun travail ici de dessin c'est pas comme celui qui a dessiné avec sa sa main le photographe il y a bien sûr le travail technique celui qui a inventé la technologie mais celui qui a inventé la technologie n'a pas essayé d'imiter des créations mais le photographe celui qui a fait la photo n'a pas Essayer n'a pas fait l'effort ici de essayer d'imiter la création dans la raison. Ils disent tout ce qu'il a fait lui, ce que il a fait quoi Il a représenté la la réalité. Il est en train de retransmettre. C'est pour ça la vidéo, par exemple, si elle est faite en direct, comme celle-là, on appelle quoi On appelle la retransmission en direct, On est en train de retransmettre le même événement comme il se déroule comme Allah azza wa jalla il a créé subhanahu wa ta'ala et certains ulama aussi ils ont dit quoi ils ont utilisé l'argument que la photographie moderne elle est comme le miroir kal mir'at c'est exactement comme le miroir le miroir il ne fait que refléter encore une fois la réalité et euh, est-ce que utiliser photoshop est interdit oui on, on, on va parler de ça inshallah azza wa <rire> jalla Euh, donc, comme on a dit, certains ulama, ils disent, c'est comme le miroir. Le miroir, c'est une représentation, c'est une réflexion de la réalité. Alors, les ulama, ils disent quoi Ils disent la vidéo, par exemple. Si on va mettre ici une caméra. Okay, caméra, donc on a la caméra, elle est en train de filmer. Et on a l'écran qui nous montre ce que la caméra est en train de filmer. L'écran et la caméra sont en train de jouer, en quelque sorte, le rôle de de miroir c'est comme un miroir c'est exactement comme un miroir donc ça c'est parmi ça c'est parmi leurs arguments de ces ulama alayhim rahmatullah ta'ala wa alayhi rahmatullah ta'ala كما قلنا donc wal aqrab wallahu ta'ala anna at taswir ala laysa min mudahat khalq Allah walakin tarkuhu awla saddan lidhari'a li annahu wasila li al-shirk wa khassatan taswir al-ulama' à fitna délicite t'قع به. La fitna donc ici encore une fois est-ce que est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut avoir une opinion du euh, un peu du milieu entre les deux? c'est pas je suis pas en train de dire que c'est l'opinion définitive ok mais si on va prendre en considération encore une fois le pour et le contre des deux, des deux avis moi je crois wa que si on prend le les, les arguments des deux des deux des deux groupes on va voir encore une fois surtout sachant que la majorité de ces fatwas qui ont été faites et je trouve ça malheureux la majorité de ces fatwas c'est des fatwas qui sont maintenant assez anciennes pourquoi je trouve ça malheureux c'est parce que cette question là la question de taswir de nos jours Elle est rarement discutée. Pourquoi est-ce qu'elle est rarement discutée Même par les ulémas contemporains. C'est parce qu'encore une fois, il y a euh, le... Euh, comment on peut dire ça Il y a cette réaction très négative des gens, des masses. Que, que les ulémas ils n'osent pas en parler beaucoup. Alors les ulémas, c'est comme si Aïssou, même celui qui a quelques réserves... Eh bien, il va en parler dans une fatwa ou bien dans un cours brièvement ou autre chose, mais il ne va pas oser en parler beaucoup très brièvement. Tellement c'est devenu quelque chose de très présent d'un côté, comme on a mentionné, et tellement d'un autre côté, tu vas te faire euh, insulter par les gens. Les gens vont te traiter de telle et de telle et de telle chose. Et ça, bien sûr, c'est très grave et c'est très négatif. Malheureusement, c'est parce que ici on va fermer la porte vers Al-Haqq et vers la quête de la vérité de Al-Haqq et vers la jurisprudence, vers le fiqh. Allah Azza wa va nous questionner sur Sayyum al-Qiyama. Donc, parfois, le alim, le savant, et on ne peut pas le blâmer pour ça, surtout des, des choses comme ça, encore une fois qui touche à des détails de la vie tellement présent de euh, dans la vie contemporaine et eh bien le al parfois c'est pas qu'il cache la vérité mais yubayinu qawluhu ala istihya il va dire comme ça il va euh, il va parler de son opinion mais euh, sans trop se répéter ou autre chose il va la mentionner de temps à autre mais sans trop sans trop pressé alors comme j'ai mentionné Je pense que si les, ulama, si les anciens ulama, je ne parle pas des anciens dans le temps, il y a de cela plusieurs siècles, non, je parle de ceux qui sont morts, il y a de cela quelques décennies, alayhim rahmatullahi wa ala. S'ils avaient vu le développement de la photo, de la vidéo, de l'édition, comme vous dites ici le Photoshop, quand on parle du Photoshop, pas le logiciel en tant que tel, mais tout ce qui est la même nature, ça veut dire les, les logiciels d'édition, soit de photos ou bien même de, de vidéos, d'images, Alors, ça a atteint un certain degré qui peut avoir, bien sûr, certaines conséquences graves. Il faut être très clair sur cela. Et je ne suis pas naïf, je ne suis pas un ami. Je m'y connais extrêmement bien dans ce domaine. J'ai utilisé, utilisé ce genre de logiciel. Je connais c'est quoi leurs limites, c'est quoi leurs capacités, c'est quoi leur potentiel, comment ils fonctionnent. Ça, je le comprends très bien. L'hame je ne suis pas un bédouin qui vient du village pour vous parler de la photo et de la vidéo. Alors Est-ce encore une fois, le potentiel de fitness, il est là Oui, il est là. Donc, s'il y a manipulation, la question de la manipulation, peut facilement manipuler des photos. Vous le savez très bien, c'est utilisé de nos jours par les grands médias ou bien c'était utilisé plutôt par les grands médias de nos jours. Ce n'est plus les grands médias de nos jours, c'est les petits-enfants qui peuvent faire de la manipulation. Donc, tellement c'est devenu, euh, comme on dit, à la portée de tous. Yetna ou Haljami a tellement c'est devenu prévalent que la gravité de la chose maintenant c'est que on peut manipuler toute chose. On peut manipuler toute chose. Il y a bien sûr ça a parlé de cela, ça a fait des problèmes parfois pour certaines personnalités publiques et autre chose. On peut grandement manipuler des vidéos. Ok donc. Ça, ça devient de plus en plus facile, ça devient de plus en plus facile de pouvoir manipuler soit des photos des vidéos. Et là, ça peut avoir bien sûr des conséquences graves ici de, de porter des accusations, bien de jeter des accusations ou des soupçons du moindre sur des gens. Qui sont complètement innocents et on peut leur faire coller du n'importe quoi. Deuxième chose, la question de Al-Mundhahed. Vous avez posé ici la question de Photoshop. Est-ce que l'utilisation de Photoshop c'est interdit Non, c'est pas interdit en tant que tel, en tant que logiciel. Est-ce qu'il y a des utilisations, certaines utilisations de Photoshop ou autres que Photoshop, comme les logiciels d'édition vidéo qui sont haram Est-ce que certaines utilisations, certaines pratiques sont interdites clairement Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont douteuses, questionnables Oui, certainement. Je vais donner ici des exemples sur les pratiques qui sont clairement « haram okay? ». Dès que le logiciel ou bien dès qu'une fonction du logiciel, on commence à l'utiliser pour tordre la réalité, pour tordre la réalité d'une création d'Allah qui a l'âme, comme un être humain, parlant plus particulièrement des êtres humains, ok Il y a de nos jours des fonctions comme les filtres, mais il y a des fonctions beaucoup plus avancées pour les personnes qui s'y connaissent. Donc il y a parfois des plugins spéciaux qui peuvent faire des fonctions comme ça très avancées. Parfois ça peut coûter cher, parfois ça coûte pas cher, mais ça se fait. Donc... Le fait, par exemple, de changer complètement la couleur de la peau d'une personne. On peut faire de quelqu'un qui est blanc, peut faire de lui une personne, quelqu'un de noir. On peut changer la couleur de de sa peau. On peut changer les yeux de la personne. On peut agrandir les yeux de la personne. Râp le nez de la personne. Ok? On peut complètement changer la personne. Lui donner d'autres cheveux, par exemple, et autre chose. Si ça, ça devient un, Peut-être qu'il y a certaines utilisations justifiées par un besoin extrême, ok Peut-être qu'Allah Ta'ala par exemple. Euh, Peut-être qu'il y a des utilisations dans le cadre euh, de retrouver un criminel, faire des portraits robots, autre chose. Donc là, ça, encore une fois, ça, c'est daroura. tajuz ou daroura, c'est des cas de nécessité, c'est des... Ex... On ne parle pas de ça. Mais si ça devient, pour le plaisir, pour le divertissement, quelqu'un va jouer, va mettre sur son écran comme ça des, des personnes des êtres humains, des photos, et va commencer à jouer, à grandir les yeux de quelqu'un, à rapter le, le nez, lui donner d'autres cheveux, lui donner un autre corps. Certainement, certainement, certainement je n'ai aucun doute que ça, ça rentre dans les textes ici de Al-Wa'id, qui nous parle de l'interdiction d'imiter la création d'Allah, Azza wa Jal. Ça, c'est certain, je n'ai aucun doute sur cela, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur, sur cette question parce que c'est une question qui est qui est très importante et qui est encore une fois très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore une fois, euh, pour que personne encore une fois, si quelqu'un, si les gens parfois ils parlent sur les ulama, ils disent ils vivent dans un autre monde et ainsi de suite, alhamdulillah je ne vis pas dans un autre monde, je peux même s'il y a, a quelqu'un qui a un problème et que encore une fois euh, pourrait euh, dire qu'on est arriéré ou obscurantiste ou autre chose, je peux leur montrer comment utiliser ces, ces logiciels et leur expliquer comment ça fonctionne donc je parle vraiment en connaissance de cause, subhanahu wa taala. Je ne dis pas du n'importe quoi. Je connais la réalité. Donc, malifatul waqir de la chose, il est très important. Donc, connaître la réalité de la chose. Et aussi, je connais très bien les fatwas de al-ulumah rahmatullah taala. sur lesquels il se base. Et croyez-moi, ces ulama, lorsque certains disent que c'est interdit ou bien que c'est interdit dans certaines situations, ils ne sont pas en train de de blaguer. C'est c'est du sérieux auprès d'allah subhanahu wa taala. Euh, le fait d'avoir maintenant des photos ou des images. Donc, encore une fois, ici, on revient à, dans un cadre plus général. Ça peut être des photos, euh, encore une fois, par la photographie, ou ça peut être des dessins. Le fait de les avoir, de les garder, alors il y a des exceptions pour cela. Donc, parfois, c'est licite à l'exception, encore une fois, soit à cause qu'il y a un besoin bien particulier, comme dans le cas... Euh, des maquettes utilisées, les roulaments, ils disent qu'on peut avoir recours à des maquettes ou bien à des semblants de, de statues, de mini-statues comme ça, tant que l'idée, initialement, ce n'était pas de faire ce qu'on appelle de l'art, ok, ce n'est pas pour le divertissement, pour le plaisir, mais les roulaments, ils disent parfois, il y a une exception. Pourquoi Pour, par exemple, des maquettes qui sont utilisées à des fins d'enseignement nécessaires, comme des étudiants, bien sûr, qui étudient l'anatomie euh, de l'être humain donc des étudiants par exemple en médecine c'est certain qu'ils ont besoin d'avoir parfois des maquettes soit d'un être humain ou bien d'une partie de du corps d'un être humain ou autre chose les ulama ils disent que ça c'est ça c'est licite ça c'est yaduz ou le même dans ce cas on doit faire de notre mieux que la façon de laquelle Cette maquette ou cette petite statue, ou autre chose, la façon de laquelle elle est stockée, qu'elle est traitée, que ça ne doit pas ouvrir une porte vers la, vers la vénération. Donc, ça pourrait être exposé dans le cadre du besoin utilisé, puis après ça recouverte et mise quelque part, quelque part à, à l'écart. Les ulama, ils disent aussi les darura parfois parce qu'il y a umum al balwa parfois quelque chose. Elle est très pressante, quelque chose, elle est très présente, ou bien elle est pressante, c'est la réalité, c'est plus fort que nous, et que le fait de l'interdire, ça va avoir un impact très grand et euh, très sérieux sur les personnes, <mains> c'est les cartes d'identité, donc même les ulamas qui disent que la photographie, elle est complètement interdite, comme on a mentionné, comme c'est l'opinion de Mohamed Ibn Ibrahim et autres, même ces ulamas-là, ils disent que Par exemple, avoir des pièces d'identité sur soi, que ça, ce n'est pas interdit. Encore une fois, les les umumi al-balwa, c'est devenu une norme et c'est obligatoire de l'avoir. La même chose pour l'argent, pour les billets de l'argent, bien parfois des pièces de monnaie. On sait que parfois il y a des euh, des photos de reines ou de princes ou autre chose, des dessins comme ça. Alors les ulama, ils disent bien sûr, on ne peut pas dire que c'est interdit parce que ça serait, ça voudrait dire que c'est que c'est interdit de euh, d'avoir de l'argent. Euh, la même chose ici les choses qui ne sont pas voulues pour soi même et que on ne peut pas les enlever comme parfois dans certains manuels scolaires il y a des photos il y a des dessins et ainsi de suite alors même dans ce cas même ceux les rue qui disent que c'est haram à, à, à l'origine d'avoir des photos ou bien des dessins alors il dit ici les ça devient difficile ici on peut pas bien sûr demander aux gens de, de recouvrir d'ouvrir leur manuel scolaire et de recouvrir chaque photo qui n'est pas qui n'est pas nécessaire à l'apprentissage on peut pas faire une chose pareille alors ils disent ici les ulama فلا en fait <taisir> chaque fois qu'il y a une contrainte dans la religion d'Allah la qui dépasse un certain seuil et qui devient un peu insupportable et eh bien ça devient quelque chose qui est licite fa taqullaaha nastata'tum ka wallahi subhanahu wa ta'ala ildi fa man istata' ijtinabaha celui qui peut éviter alors c'est toujours mieux si on peut pas éviter bien sûr on n'est pas euh, on n'est pas responsable auprès d'allah subhanahu wa une autre chose ici qui est très importante bien une autre catégorie gardez bien ça à, euh, en tête parce que c'est cette règle là qui euh, ouvre un chat ouvre la réponse, la porte à la réponse à plusieurs des questions que vous pourriez avoir ou bien avoir dans l'avenir, que ce soit maintenant ou bien dans l'avenir. In kanaat Encore une fois, la question de an imtihan. Kala ou ala wa Donc, toutes les petites formes comme ça, les petits dessins, même si c'est un dessin parfois d'un chat, d'un oiseau, autre chose. Qui sont sur du tissu qui pourrait être sur des coussins, sur des tapis, autre chose, parce que ça c'est Johan. Un coussin, c'est quoi un coussin? Un coussin parfois sur des coussins d'enfants par exemple. Alors c'est est-ce que est-ce qu'un coussin ça a de la valeur? Est-ce que ça a de l'importance? Peut-être la qualité en tant que telle, oui ça a de l'importance. Mais la forme en tant que telle, les dessins qui sont dessus, habituellement les gens ne prennent pas ça au sérieux. Donc Un coussin sur les coussins des enfants, parfois les dra les draps des enfants, c'est sur ce genre de d'objet là qui va avoir beaucoup beaucoup de formes comme ça, de dessins, de figures et autre chose. Alors habituellement c'est pas des choses qu'on respecte, ok? Donc des coussins d'enfants, on peut les retrouver par terre, on peut on peut jeter ça avec de du linge qui est sale et autre chose. Donc ce n'est pas quelque chose qui est vénéré et de ce fait les rulamans ils disent il y a exception pour ça. Had fistir Attention ici encore une fois c'est pour l'utilisation. Pas pour l'initiation, pas pour que je fasse moi-même un drap avec des des formes animales, non. On parle ici de l'utilisation, de l'utilisation, pas de l'initiation. Il y a parfois des hakems dans la religion d'Allah Azzawajal comme ça, où je ne peux pas concevoir quelque chose, c'est haram, mais si elle a déjà été conçue, je peux l'utiliser, comme le khilaf chez les ulama, entre les ulama sur sur sur takhlil sur le fait de transformer le vin en, en vinaigre. Il y a un hilaf sur ça, bien sûr, entre Ahlou al qui est un peu semblable à ce qu'on est en train de, de mentionner. Mais dans les autres cas, bien sûr, ça reste interdit, ça reste haram sur tout ce qui est imprimé. Donc, on peut faire aussi une différence Entre, encore une fois, je ne peux pas aller dans tous les cas de figure, mais il y a une certaine différence entre ce qui est digital et ce qui est imprimé. Ce qui est imprimé, c'est une réalité physique qui est présente. Okay encore une fois, donc il y a parfois, il y a un aspect qui fait en sorte que euh, il y a un peu de fitness qui est plus grande en termes de durabilité. Ce qui est digital, il est sur le téléphone, une, par exemple. Si on ferme le téléphone, c'est parti. Mais ce qui est imprimé, encore une fois, les fameux posters, les affiches comme ça qu'on pourrait mettre dans la maison affichée sur lesquelles il y a des photos bien représentées, bien évidentes d'êtres humains, d'animaux, et ainsi de suite. Alors les ulama, ils disent, ça c'est dans le hadith du prophète, c'est le prophète qui le dit, c'est pas moi qui le dis, alors si quelqu'un n'est pas convaincu par ça, s'il veut prendre ce risque-là, que les malaïkas n'entrent pas dans sa maison, dans le hadith rapporté par Bukhari, les quand qu'on est tous, que les malaïkas n'entrent pas dans une demeure, une maison dans laquelle il y a un chien ou bien une surah, une surah encore une fois comme les ulama, ils ont dit c'est les dessins et les statues et autre chose l'ou'aboul atfal, les jeux des enfants, les jeux des enfants comme les fameuses poupées bien sûr et les figurines et autre chose, les ulama ils disent aussi il y a une exception pour cela que ça c'est licite comme dans le hadith de, de Aisha radiyallahu ta'ala rapporté par Ahmed Abu Dawood et authentifié par al, -Al par d'autres ulama alors euh, ça mentionne ici dans le hadith fa haba tarih fa kashafat nahiyat as-sitr an banat li 'aisha lu'ab que 'aisha radhiyallahu un jour euh, elle, avait, elle avait des, des poupées lu'ab chez elle dans la, dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wasallam on sait que quand le prophète sallallahu alayhi wasallam épousa 'aisha radhiyallahu ta'ala anha était encore encore jeune alors une fois le prophète, وسلم, il y avait du vent qui a fait bouger comme ça un, un drap ou un tissu ou autre chose et que derrière ce rideau ou ce tissu il y avait des poupées de Aïcha radhiyallahu ta'ala, عندها بنات لعائشة لعب. Alors le prophète sah as dit C'est quoi ça Aïcha Alors Aïcha radhiyallahu ta'ala عندها elle a dit "Benati, ce sont mes filles." Alors, وراء بينهن فرس له جناحين من رقع او رقع او رقع، الله اعلم. Alors le prophète sah as a vu que Euh, il a euh, remarqué parmi ces poupées-là de Aïcha, il y avait un cheval comme ça, qui avait des ailes. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un cheval avec avec des ailes. Alors Aïcha, sallallahu alayhi wa elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Est-ce que tu as oublié que Suleyman, prophète Suleyman, sallallahu alayhi wa qu'il avait... Euh, qu'il avait, euh, qu avait des pharas, des chevaux, euh, qui, qui ont des ailes. Alors, elle dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à, à, à rire. Alors, bien sûr, le rire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un large sourire. Et là, on a vu les dents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il... Il a pris ça comme euh, comme une blague de la part de Aïcha radhiyallahu ta'ala. il a trouvé ça intéressant et le prophète n'a pas dit que c'est que c'est interdit. Malgré cela, certains ulama, juste pour votre information, et kana dalil il y a pas de dalil sur ça à ma connaissance. Certains ulama, ils disent que ça c'est ce genre de hadith, ils sont ils ont été abrogés par d'autres textes arrivés plus tard qui interdisent toute forme de dessin mais encore une fois, il y a pas il y a pas de dalil sur ça et aussi certains ulama certains main, ils font une distinction que je trouve aussi légitime, OK, entre les poupées qui existent. Quand je dis je trouve légitime, je suis pas en train de faire une fatwa ni de dire que ils ont raison, que c'est leur opinion qui est la vraie opinion, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis pas en train de faire le tarjih, mais ce que je suis en train de dire ici c'est you have a point comme on dit. C'est euh Ça, c'est quelque chose d'intéressant, que ça doit être pris en considération. Eh bien, ils disent les poupées et les lu'ab et les figures comme ça qui étaient des jeux utilisés dans le premier temps, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite. C'était des choses simples faites et conçues de de coton ou bien de laine et autre chose. Et ce n'est pas comme les aara et est comme les poupées faites de nos jours, encore une fois, qui dans lesquelles on prend soin comme ça les moindres détails. Encore une fois, de d'imiter d'essayer d'imiter la création d'Allah subhanahu wa taala, de la Le encore une fois, si quelqu'un veut éviter comme ça et avoir des des jouets pour ses enfants, des jouets plus euh, plus simples, jal, quelque chose de pas si détaillé que ça. la La il ne faut pas ici, encore une fois avoir la tête dure. Parfois, il euh, y, y a des gens qui accusent les autres d'avoir une tête dure, alors que c'est eux qui ont une tête dure en réalité. Parfois, il y, y a des gens qui accusent les autres, encore une fois, que toi, tu es moultachette, des, tu es un peu extrême et autre chose. Il y a n'est-ce pas que toi, tu prétends, tu, tu crois à la liberté de tout le monde. Tu, tu dis que c'est la liberté de choix, la liberté d'expression, euh, la liberté de conscience. Chacun fait des croyances qu'il veut. Est-ce que euh, pourquoi est-ce que tu es ouvert avec les coufards et tu es ouvert avec les gens qui adorent des pierres et qui adorent des animaux, qui adorent, et tu n'es pas ouvert avec ton frère fils islam qui lui veut éviter quelque chose parce qu'il craint corps d'azawad, elle va le questionner sur ça et au mal c'est son affaire personnelle. S'il t'a, s'il ne t'a rien obligé à faire, c'est son affaire personnelle. C'est une croyance, c'est pas une bid'a, c'est une croyance fondée sur Une interprétation de plusieurs textes. Les textes, ils sont là, ils sont évidents et ils sont hautement authentiques. Il n'y a pas ici de khilaf et ce qui sont ici de théories dans Ce c'est pas une question encore une fois mineure. C'est ce pas une question de quelque chose de macrou et autre chose dans laquelle on va accuser la personne de faire preuve de al-wara' al-barid, comme on dit. C'est une chose qui a très à théorie dans la Azawad et de ce fait c'est complètement légitime que quelqu'un ne se sente pas à l'aise avec certaines choses et de ce fait mais même si on n'est pas du même avis il faut respecter encore une fois la divergence d'opinion la divergence d'opinion. ta est. -yep. revenons ici au hadith, très brièvement, parce qu'encore une fois, tous les hadiths ici, ils font référence à la même chose. Dans le hadith du prophète, on a dit que Allah, il dit, ça c'est un hadith, qui est plus injuste que celui qui a essayé ou qui essaye de créer comme ma création. Celui qui essaye d'imiter la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est plus Qui est plus injuste? Man azlamu. Cette forme-là, cette phrase ou bien cette expression, on la trouve dans plusieurs ayats, même dans le Coran et le Karim. Alors, quelqu'un va nous dire pourquoi? Est-ce que Allah azawajalla il nous mentionne, par exemple, dans surah al-Baqarah, man azlamu mimman mana masajid Allahi ayudkarafi hasmuhu. Qui est plus injuste que celui qui veut empêcher que les gens invoquent le nom dans l'Arzoud, dans les mosquées, dans ces mosquées à lui, surprana wa taala, dans l'autre ayat, dans sourate Al-An'am, wa man azlamu mima niftara' ala Allahi khabibah, qui est plus injuste que celui qui a inventé des mensonges à propos d'Allah surprana wa taala? Alors euh, euh, euh, Comment se fait-il que à chaque ayat, dans chaque texte, il y a men azlamu Qui est plus injuste Parce que normalement, ça veut dire que ça, c'est le maximum. Alors, pourquoi est-ce que... Euh, qui est plus injuste que celui qui interdit les masjids d'Allah, azzawajal Et qui est plus injuste Les ulamas, ils disent, ça veut dire ils sont tous au même niveau. Ils sont tous au même niveau. C'est les pires des personnes auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala iyadu billahi, azzawajal. Euh, je viens de voir ici, barakallahu fikum, afikum, barakallahu, jazakumullahu khayran, jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. طيب euh, هذه euh, اذا كلها مشتركه في الاظلميه اي انها كلها في قمه الظلم دونك toutes ces actions là qui sont citées que ce soit dans ce hadith ou bien dans les ayats eh bien, sont, elles sont toutes au, euh, au sommet de l'injustice prochain hadith celui دعاء رضي الله تعالى عنها لو بروفيت الله عليه وسلم il dit اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله Le pire des les pires des personnes les plus punies au prix du jugement, que Dieu agrée le jour dernier, c'est ceux qui imitent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. bien sûr, ils disent parce que ça c'est un hadith authentique encore une fois, des ils disent Pourquoi est-ce que ces gens-là seront les pires des personnes au malakim, mais les plus punis alors que normalement à taswir, ça ça a beau être interdit de dessiner ou bien de faire des statues, ce n'est pas pire que le coiffeur, que le shirk. Alors certains ulamas ils disent pourquoi est-ce que le prophète صلى nous a dit que ils seront les plus punis au malakim? Certains ulamas pour ce hadith bien particulier hamaluhu. Ils l'ont interprété que ce hadith en particulier, il parle, il, il, il nous parle de ceux qui font des dessins ou des statues afin qu'ils soient vénérés. Donc là, il y a la question de l'intention pour ce hadith bien particulier. Ils disent parce que c'est la pire punition, donc ça doit être vraiment la pire des actions qui est pas seulement de dessiner, mais dessiner, mais aussi avec la mauvaise intention. Donc là, on remarque là euh, que encore une fois on a dit dessiner. Ou faire des statues, c'est haram, c'est interdit, en gros, sans aller dans les détails, le khilaf qu'on a mentionné sur certains cas, comme la photographie ainsi de suite, mais en gros, c'est haram, c'est interdit, mais après ça, c'est haram en tant que tel, mais si l'intention, elle est mauvaise, quelqu'un, il fait un dessin, par exemple, par exemple, si quelqu'un, il fait un dessin, « Li yefti Dans le temps, il n'y avait pas la photographie, il n'y avait pas... Donc, dans le temps, les gens faisaient parfois des portraits de femmes, une belle femme. Il va dessiner une belle femme afin que ce soit une fitna pour les gens. De nos jours, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont la photographie, la vidéo. Mais dans le temps, les gens... Ils le. Donc, avec cette intention, ça devient plus haram, c'est clair. Ça devient plus interdit parce que l'intention, elle est mauvaise. C'est pour faire la fitna. Et pire encore que cela, bien sûr, si quelqu'un, il va dessiner quelque chose ou faire un statut afin qu'il soit vénéré afin que ce statut ou bien que cette image là soit vénéré euh, et qu'elle soit adorée alors ça bien sûr c'est shirk que ça c'est du kufur billahi subhanahu wa Dans l'autre حديث aussi raporté par Bukhari et Muslim celui d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala عنهما il dit سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Bukhari et muslim, que chaque mousawwir, tout celui qui a imité la création d'Allah, par exemple, à travers des statues, eh bien, il sera en enfer, yawm al-qiyama, et Allah, azzawajal, azzawajal, il va lui donner une âme, une vie, pour chaque image, ou bien pour chaque statue qu'il a façonné. Allah, il va lui donner une âme, qui sera puni indépendamment en enfer yad billah donc il va être son azab sa punition va être multipliée par le nombre de sour qu'il a conçu de le nombre d'imitations qu'il a conçu dans al hayat yad subhanahu wa ta'ala dans l'autre hadith aussi un hadith authentique du prophète ali rapporté par Bukhari, et muslim man sawara souratan fi dunya kulifa an yanfukh fiha ar-ruh wa tout celui qui conçoit une imitation de la création dans la azawad euh, comme une statue par exemple je donne toujours l'exemple du statue ici pour interpréter le hadith parce que comme on a mentionné c'est c'est le cas vraiment euh, extrême et suprême et celui qui fait l'unanimité même si les dessins comme ça à la main de zawat arwah des créatures qui ont de, de des âmes c'est quasiment une unanimité aussi mais on prend l'exemple des statues ici khurujan min al-khilaf pour que ce soit un exemple évident alors dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sourate celui qui conçoit une sourate dans la dunya on va lui donner l'obligation c'est le défi Allah azza veut lui donner le défi de faire quoi an qu'il y crée une âme. Ça veut dire, Allah Azza wa va amener cette statue, il va lui dire, crée une âme pour cette statue-là. Accorde-lui l'âme, puisque tu as créé la forme, alors accorde-lui l'âme. Et bien sûr, il ne pourra pas le faire. Ça sera un défi qui va tourner, bien sûr, en une punition euh, sévère. Et on a mentionné le hadith de... علي رضي الله تعال عنه dans صحيح مسلم qui a dit لا أبعثك على ما أبعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تداع سورة إلا طمستها ولا قبرن مشرفن إلا سويته il a dit que le prophète صلى الله عليه un jour il m'a envoyé et il m'a demandé ici d'enlever وصايل الشرك certains moyens qui mènent vers الشرك et il lui a demandé le prophète صلى plus particulièrement de faire التمس de toutes les soeurs les ulama ils disent c'est soit euh, détruire par exemple cette soeur ou bien de lui enlever la tête ou bien ça veut dire enlever les, euh, les symboles du visage. Donc ça ça peut rentrer dans atam c'est par exemple une statue, le fait de de lui enlever les yeux, de lui enlever le nez, de lui enlever la bouche et ainsi de suite pour que ce soit elle devienne seulement une forme géométrique et pas une forme qui représente une forme humaine ou bien qui fait référence à une à une une forme humaine. C'est pour ça les ulama ils disent bien sûr al fitnat bil wajhi ashadd al Le centre de la fitna pour ce qui est des sourds, bien sûr, c'est le visage. Ok, c'est bien sûr, c'est le, c'est le visage. C'est parce que euh, Allah azawajalla, c'est là où Allah subhanahu wa taala, il a mis, mis vraiment à soura l'illustration de l'image de la forme humaine la plus, la plus évidente. C'est dans le visage de la personne. Alors en général, même quelqu'un qui va adorer des statues, et eh bien, son cœur, il est plus attaché au visage que à autre chose que à d'autres parties de de cette représentation en tant que tel, et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de faire tasouiyah, tasouiyah tout le qubouur, tasouiyah tout le certains ulama, ils disent ça veut dire n'importe quel qabr, n'importe quelle tombe qui est trop élevé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de la rabaisser afin qu'elle soit au même niveau que les autres tombes environnantes, ça veut dire qu'elle ne va pas se démarquer, pour qu'elle ne soit pas vénérée, et d'autres ulama, plus que ça ils ont dit, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à de faire en sorte que toutes les tombes qui sont élevées et eh bien qu'elle soit, encore une fois, euh, mise à terre, qu'elle soit au même niveau de remise, au même niveau de, de la terre. Tout ça, bien sûr, c'est « inda al-qudra ». Tout ça, c'est des « ahkam » qu'on fait lorsqu'on a la capacité, lorsqu'on a le pouvoir. Ici, le prophète, bien sûr, il avait, il avait le pouvoir et de ce fait, ça, c'est des obligations qui parlent à ceux qui ont, qui ont un pouvoir de changement. Donc ici, euh, la force en tant que telle, soit une autorité ou autre chose. Donc euh, encore une fois, est-ce qu'il y a des questions brièvement là ne sens qu'on entre trop dans les détails de la question de Souwar ici parce que je sais qu'on pourra facilement passer une heure à répondre à des questions dans ce domaine et on ne veut pas, bien sûr, euh, rater ou bien délaisser ce qui est le plus important. Est-ce que dans le cas des photos souvenirs voyage famille sont à limiter ainsi de suite euh, Si c'était des photos, euh, des, des photos physiques comme Euh, ce fut le cas il y a de cela quelques années, j'aurais dit oui. Euh, c'est à, à éviter de trop avoir de photos et ainsi de suite. De nos jours, Inch'Allah, avec les photos digitales, avec les, les photos euh, numériques, Inch'Allah, Inch'Allah, je considère personnellement, c'est pas bien sûr, je suis pas en train de faire ici une fatwa, mais en prenant en considération les différents avis de ulama et leur ta'lil et ainsi de suite, Al-amuro c'est plus, euh, c'est moins grave Sachant encore une fois que en général, même des photos souvenirs comme ça de euh, de voyage et autre chose, et eh ben en général, en général de nos jours, c'est des choses qui sont donc c'est comme c'est comme si ça a un potentiel de euh, un potentiel de mort. Donc je n'ai pas toujours présent. Donc c'est une c'est quelque part dans une mémoire ce qu'on appelle une mémoire morte. C'est contraire d'une mémoire vive. Donc c'est un, un disque dur ou autre chose. Au besoin, on peut l'ouvrir, voir, revoir des archives, euh, des souvenirs et autre chose. Et après ça, ça va, encore une fois, disparaître. Donc, ce, euh, cet aspect-là, euh, comment on pourrait dire ça, là Temporaire et pas si physique que cela de ces, de ces photos, Inch'Allah, Azza wa Jal, Fait en sorte, Inch'Allah, que wa Inch la harajah, fidèle tant que bien sûr il faut pas oublier qu'il peut avoir d'autres hilel même les choses qui sont halal même les choses halal en exagérer que okay la culture de nos jours la culture des selfies de devoir prendre une photo de toute chose et dans chaque situation et ainsi de suite alors ici on est entré dans un autre domaine qui pourrait amener al karaha détestable ou bien même parfois l'interdit c'est là où Euh, ce qui nous fait oublier la zone de nous fait tomber dans l'insouciance donc il ne faut pas aussi exagérer et je rappelle une autre question la question de la fitna et ça ça s'adresse aux hommes et aux femmes, Même si ça s'adresse un peu plus aux femmes, mais je dirais même aux hommes aussi, la question de attention sur Internet et les réseaux sociaux, et ainsi de suite, les photos de nous-mêmes, on peut mettre dessus, okay, avec surtout, encore une fois, s'il y a At-Tabarruj, euh, surtout pour les femmes, mais si euh, on peut avoir, bien sûr, on a même parfois des hommes, malheureusement, qui montrent leur, une partie de leur aoura, et ainsi de suite, « Iyadabillahi azza wa jal », si on ajoute à ça, encore une fois, le faux, c'est quoi le faux c'est euh, c'est les filtres et tout ouais, ça c'est ça c'est le nom dit des problèmes de la société contemporaine et des communautés même de notre communauté musulmane OK ça c'est le nom dit ce qu'on n'aime pas dire ce qu'on n'aime pas parce que ça ça gêne les gens d'accord okay? alors on dit que il y a du divorce il y a le taux de divorce est élevé parce que tel et parce que tel et parce que tel mais on évite de mentionner certains autres certaines autres raisons comme le fait que les gens de nos jours beaucoup de personnes se marient parce que c'est une connaissance c'est un attrait qui est arrivé sur internet donc il a vu euh, il a vu la photo les photos de telle fille sur internet, OK, c'est comme ça qu'il l'a vu, l'a collé sur internet et que après ça, après le mariage, la la femme que tu as devant toi, c'est pas la femme avec les filtres de Instagram. Tu as la femme comme comme Allah Azza wa il l'a créé, qui est un être humain, c'est pas c'est pas c'est pas des photos truquées. Donc cette culture là du du faux, de l'exagération, de l'excès, ça peut parfois être du domaine de la fraude, ça peut aussi être parfois du domaine de quoi du domaine ici de al de l'orgueil qui peut nous attirer même parfois euh, euh, qui peut nous attirer nous attirer bien sûr le mauvais œil ça peut euh, générer la jalousie al-hasad pour rien c'est pas que la personne vraiment elle a c'est pas comme être jaloux envers quelqu'un qui est riche non c'est être jaloux envers quelqu'un Parce qu'on pense que l'autre personne, elle profite ou bien qu'elle a des niam que nous on ne va pas, que nous on n'a pas. Encore une fois, vous le savez très bien. Ça s'applique à tout le monde, mais vous le savez, ce n'est pas un secret. C'est plus présent ça, c'est entre entre entre entre les femmes. Donc les femmes vont essayer d'imiter les autres femmes parce que ah l'autre elle est très belle, l'autre elle a beaucoup de maquillage et l'autre elle est comme ça. Alors que encore une fois, non seulement il y a ces comment on peut dire ça là, c'est ces, ces couches, ces layers là qui sont le le maquillage physique. Qui déjà ça c'est du faux et le fait de l'utiliser dans un domaine haram ça veut dire dans le domaine <coughs> public de montrer zina ça c'est haram c'est un grand haram auprès d'Allah azawajal. Et pire que cela de nos jours donc on a une autre un autre layer une autre couche de maquillage qui s'ajoute pour les hommes et pour les femmes en plus de cela qui est quoi encore une fois qui est c'est euh, ce genre de technique là de trucage et d'édition de photos sur Internet et les filtres et ainsi de suite. Alors, encore une fois, se... qu'est-ce que ça fait Ça ouvre la porte à la jalousie. Ça ouvre la porte à euh, aux mauvais yeux. Ça ouvre la porte même parfois à la tristesse, à la dépression non justifiée pour certaines personnes parce que euh, ils il pensent que ce qu'ils voient sur l'écran, c'est vraiment la réalité qui existe ailleurs et que c'est seulement lui ou elle qui n'a pas cette même réalité. Alors que ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc tout ça, bien sûr, l'aiuqal ifufidelika aqel. Il n'y a pas quelqu'un qui a une raison ici qui a qui va être qui va être contre ce qu'on est en train de mentionner. Celui qui, euh, qui est contre cela, il a vraiment un problème avec son aql ou bien il vit, dans, il vit dans un autre monde ou bien il, il se ment à soi-même. Euh, Taïm, euh, quelques questions que nous avions ici. Je rappelle que vous pouvez toujours, Inch'Allah, à travers l'application, il euh, y a... Levez votre main, et vous pouvez aussi avoir la parole pour poser des questions. Pouvez-vous répéter le fait de dessiner une personne sans visage, s'il vous plaît Dessiner une personne sans visage, encore une fois, ça on ne peut pas avoir une réponse qui est standard à cela, parce que ça, ça dépend vraiment du cas, ça dépend de la situation. Donc les ulama, encore une fois, ils disent, si c'est à des fins, tout ce qui est dessin à des fins éducatifs, important, Je ne dis pas nécessaire, je ne dis pas seulement une situation extrême comme la médecine ou autre chose, mais parfois c'est pour dessiner pour les enfants ainsi de suite. Ou bien ce qui est éducatif pour les enfants, ça veut dire du divertissement qui est fait pour les enfants, qui est parfois comme les dessins animés et tout. Alors si les figures, elles sont simples comme l'homme en battant comme ça, et ainsi de suite, alors ça la sans qu'il y ait trop de détails sans qu'il y ait trop de détails, encore une fois tant que c'est quelque chose de c'est quelque chose de qu'on ne vénère pas donc c'est quelque chose qu'on se permet de jeter à droite jeter à gauche, ce n'est pas quelque chose qui devient noble, et tout ce qu'on fait ici comme dessin qui est pour de l'art, ok, si on dessine pour de l'art, des formes humaines même des formes qui sont simples, alors là c'est c'est interdit, c'est haram Euh, mais les photos familles, accrochées au mur de la maison Non. Oui, tout à fait. Donc les photos en famille euh, qu'on accroche sur les murs dans la maison. Alors oui, ça, ça empêche les anges d'entrer dans la maison. Euh, on peut dessiner une personne tant qu'on ne voit pas le visage. Donc ça, j'ai déjà répondu. J'ai un portrait. Lui et un tableau aussi quand enfin, on enlève mais quand il vient un remet. Elle agit ainsi ou le fait de remettre serait du shirk, donc c'est mieux qu'elle les laisse accrocher si les photos sont dans le salon et que les gens rentrent dans les autres pièces de la maison, par exemple sa chambre où ils n'entrent pas du tout. Lorsqu'on n'est pas chez nous, ok, donc la sœur ici qui demande la question euh, sur, par exemple, quelqu'un qui habite chez ses parents bien qui visite parfois ses parents et qu'il y a des statues comme ça, haram, ou bien des symboles haram, et ainsi de suite, et que lorsque les parents ne sont pas présents, la personne, elle les enlève, puis après ça, elle elle les remet. Donc, euh, oui, il y a ici une problématique, bien sûr, de les remettre, parce que la personne demande ici ce qui est intéressant, bien sûr, dans la question, c'est que, oui, les enlever, puis les remettre. Donc, de A on n'est pas fils sultanina, on n'est pas dans notre territoire. Quand on n'est pas dans notre territoire, on n'est pas responsable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « la yukallifullahu nafsam illa » Il l'a usé, donc on n'a pas à les enlever. Si on se sent parfois mal à l'aise, bien sûr, surtout si le propriétaire de la maison part pour un certain temps, euh, c'est pas euh, quitte, mais pour un voyage, pour quelques jours ou autre chose, ça peut être dans le cas parfois de la location. On peut louer un chalet, louer une maison ou autre chose. Alors dans ce cas, on n'a pas d'obligation en tant que tel d'enlever, ce n'est pas notre sultan, ce n'est pas notre territoire, mais ce qu'on peut faire, c'est parfois seulement de couvrir, comme les gens, beaucoup de personnes font ça, même parfois des gens, ils vont louer un lieu pour faire salat, pour faire salat du mu'am ou salat temporaire, et qu'il y a comme ça des statues ou autre chose, c'est arrivé. Ce que les gens font habituellement, c'est qu'ils vont essayer de les couvrir par des tissus ou par des draps, ou autre chose. Wa alam. Est-ce que les anges vont entrer, inshaAllah Essayez de votre mieux, inshaAllah que si vous avez votre propre zone réservée dans cette demeure comme une chambre ou autre chose, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de euh, de photos à l'intérieur et inshaAllah les anges seront attirés par le décret d'Allah subhanahu wa taala. Ta on va voyez euh, comment. va se contenter de cela pour ce qui est de cette section. Encore une fois, pour continuer avec notre contenu pour pour at tawhid prochaine section bab ma jaa fi kathrati al halif la question de al halif al qasam le serment beaucoup juré ce n'est pas bien dans la religion d'Allah azza wa Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit wahfadou on va parler de cette aya dans un moment باذن donc la section juste avant c'était sur le fait de ne pas de manquer de vénération envers azza قِلَّةُ تَعْظِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ à cause de limitation. Donc, on a dit limitation à travers, par exemple, euh, le façonnement de statut. et eh bien, ça, c'est une forme, c'est est une action qui est contraire au تعظيم d'Allah عز و جل, à la vraie vénération d'Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ Mais il y a une autre, euh, un autre exemple qui va nous mentionner ici l'auteur, c'est النهي عَنْكَثَرَةِ الْحَلِفُ Le fait de trop jurer. On sait que c'est interdit de jurer par autre que Allah عز و جل C'est shirk bideurs à l'origine, ça peut être shirk majeur, on a déjà parlé de ça dans d'autres dans d'autres séances. Mais même juré par l'arzoud, eh bien, ça ne doit pas être à droite et à gauche parce que si on jure très fréquemment par l'arzoud pour tout et pour n'importe quoi, ça c'est un signe qu'on ne connaît pas la grandeur dans l'arzoud. Que Allah subhanahu wa ta'ala لا نعظمه On n'a pas assez de vénérateurs D'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est pour cela Les ulamans ils disent يُنهَا عَنِ الْحَلِفِي إِلَّا لِحَاجَتِين Qu'on ne devrait pas jurer Par Allah azza wa jall Sauf s'il si y a un, un besoin Allah azza wa Il nous dit Subhanahu wa ta'ala وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ Surat al-Ma'ida Il dit Subhanahu wa ta'ala préserver, respectez vos aymanes ». Les aymanes, c'est le pluriel de « al-yamin ».« Al-yamin », c'est l'un des synonymes de « al-halifobia »« Donc, tous font référence au serment ici. C'est le fait de dire « wallahi billahi euh, » wa al-azim wa rabb al-izza donc tout ça c'est wa rabb al-alamin wa alladhi khalaqa al-samawati wal-ard tout ça c'est juré par Allah subhanahu wa ta'ala uqsimu billahi al-azim donc alors li ulama il dit saqt ulama de tafsir première opinion ay la tahlifu illa li haja quoi Ne jurez aucunement par autre qu'Allah, mais ne jurez pas par Allah, s. O. D. sauf en cas de besoin. Les ulémas disent par exemple, que anyat mubāmin hulqādī aliyāmin al-ḥasmihi, comme si parfois le juge te demande de faire un serment de jurer. Un juge, il veut s'assurer que tu es sincère, que tu es véridique. Alors l'une des choses qui l'aide à vérifier cela, ça ne donne pas une réponse bien sûr définitive. Mais euh, on a ici dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la règle très connue dans le système de justice en islam. Dans l'islam, al-bayinatu ala al-mudda'i wa al-yaminu ala man ankara, parfois pour renier une accusation non fondée qu'on a contre nous. Quelqu'un porte une accusation, euh, nous soupçonne de quelque chose et que la personne est incapable d'amener un délit, une preuve contre nous pour prouver cette accusation là et eh bien parfois le juge pour clore le dossier pour s'assurer il peut nous demander tout simplement de jurer par l'azan que nous sommes innocents euh, deuxième opinion ici de euh, de du tafsir de cette ayet ay إحفظوا إيمانكم عن An عن donc c'est quoi الحنث الحنث c'est le fait de ne pas de ne pas respecter de ne pas respecter notre notre serment. Donc si moi je dis « Wallahi l'adhi la ilaha gayruhu »« Par Allah subhanahu wa ta'ala »« Par Allah, je ne vais jamais plus venir acheter de ce magasin » Parce qu'on ne m'a pas offert un bon service. Par Allah Azza wa je ne vais plus jamais revenir à ce, à ce magasin. Alors ici, si venir à ce magasin n'est pas « amal salih », s'il n'y a pas une raison particulière dans la religion d'Allah Azza wa qui fait en sorte que c'est bien de venir à ce magasin, qu'il y a une ta'a pour telle ou autre raison, si par exemple euh, ça revenait à aider des orphelins ou autre chose. Mais normalement, dans dit din ici, normalement, si j'ai juré par Allah Azza wa alors je ne devrais plus plus revenir. Si je dois revenir après ça, si je vais revenir et acheter de ce même magasin, là, il faut faire kafarat on a parlé de ça dans d'autres séances, on va pas se répéter, mais les ulama de Tafsir, ils disent, certains ulama, comment -ce ils interprètent cette aya? les ulama, ils disent, eh bien, il faut pas se mettre dans une situation dans laquelle, une fois qu'on jure par l'Azha, il ne faudrait pas agir de façon contraire à notre engagement qu'on a pris par le calife, par le serment qu'on a fait par Allah subhanahu wa taala. Il y a bien sûr des, des exceptions. On a déjà parlé de ça auparavant. Comme si quelqu'un il va jurer par Allah qu'il ne va plus euh, aider son frère. Alors ça non, il faut continuer à aider ton frère et faire la kaffara parce que ça c'est une bonne œuvre. Amel salia. Et d'autres là-bas ils disent. احفظوا ايمانكم, اي بالكفارة اذا حنفتم Д'autres улема, ils interprètent cette ayah Ils disent, non, non ils disent, le sens de la ayah c'est plus Que si vous jurez par Allah Azza wa Et que vous ne respectez pas ce serment Alors assurez-vous de préserver, de respecter Allah Azza wa En faisant la كفارة, l'expiation Mais Ashir ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala Ils disent que Les trois sens sont justes et sont justifiés que ces trois sens qu'on vient de mentionner, ils rentrent dans la bonne interprétation de cette ayah. Donc, « Hifzul yamin, vénérer Allah Azza wa c'est avant tout ne pas trop jurer par son nom, sauf en cas de besoin. C'est aussi lorsqu'on jure par son nom qu'on doit respecter l'engagement qu'on a pris avec ce serment. Et aussi, la troisième chose, c'est que s'il si nous arrive de ne pas avoir respecté l'engagement qu'on a fait par le nom d'Allah Azza Wa Jal par le serment par le nom d'Allah Azza Wa Jal eh bien respecter Allah Azza Wa Jal c'est faire le kaffara faire l'expiation dans le hadith du prophète ﷺ rapporté par Bukhari et Muslim hadith de Abu Huraira il dit le prophète صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة l'il-kasbi. »« Al-halif, le serment Manfaatul c'est un moyen de vente qui fait partir, qui fait euh, qui fait vendre la marchandise. Ça veut dire, le prophète sallallahu alaihi wasallam est en train de dire, oui, si c'est vrai, ça c'est une réalité. C'est pas que c'est justifié. Il est en train de dire, le prophète sallallahu alaihi wasallam est en train de nous décrire la réalité que celui qui jure beaucoup, il va vendre beaucoup. Il y a des marchands qui jurent beaucoup. Ok, donc. Si vous, euh, si vous allez dans certains pays arabes, vous allez voir que dans les marchés, euh, le serment juré par Allah pour certains marchands, c'est une technique de, de marketing. Donc, c'est une technique de vente. Donc, euh, pour n'importe quelle chose, Wallahi, tu ne vas jamais trouver un produit par... Wallahi, je l'ai laissé pour toi. Wallahi, c'est comme si ça, ce, ce, cet objet-là, il, il, il t'attendait, cette marchandise... C'est le dernier, c'est le dernier manteau qui me restait. J'en ai vendu tellement aujourd'hui. Wallahi, par Allah, quelqu'un est venu juste avant toi, il allait l'acheter après ça, il n'a pas trouvé, euh, il, il n'avait pas assez d'argent. Sur Par Allah, ce manteau, il était en train de t'attendre. C'est écrit pour toi, c'est un qadar, il est fait pour toi. Alors, c'est vrai que c'est <rire> « Manfaqatou sila. Trop juré par Allah Azza wa Jal, ça fait rouler la marchandise. Ça se vend. Par contre, il dit, alayhi salatu salam, ça détruit le ça détruit la baraka, ça détruit la bénédiction. Il y a une différence entre le chiffre d'affaires, combien tu as vendu aujourd'hui, Euh, les statistiques, les chiffres en tant que tels, entre la réalité de la richesse, la baraka que l'Arzoudeil te donne, c'est deux choses qui sont différentes. La baraka pourrait être le fait que tu n'as pas vendu autant que l'autre, mais en fin de compte, tu te retrouves avec plus de richesse que l'autre parce que l'autre, peut-être, il a vendu beaucoup, mais l'Arzoudeil tout de suite, il a quoi Il l'a éprouvé par des dépenses inutiles qui en fait partir une bonne partie de ça de sa richesse. Donc, il n'y a pas de baraka quand on jure beaucoup par Allah Azza wa dans, dans la vente, même si certains ulamas, ils ont dit que ce hadith-là, certains c'est l'opinion de certains ulamas, ils disent « il est limité, le hadith, par une autre narration rapportée par l'imam ta'ala du même hadith qui « Al-Yaminul-Kadhiba » par le serment ici qui est faux, qui est mensonger. Si quelqu'un, donc selon certains ulamas, ce hadith, il ne parle pas ici juste du simple fait de jurer par Allah dans le commerce, ils disent, c'est le fait de jurer par Allah en disant un mensonge. Okay, donc, c'est comme le fait de dire, euh, « Wallahi, c'est le, le, euh, le meilleur prix. Wallahi, euh, certains, certains marchands ils vont te dire, « Wallahi, je suis perdant. Je vais te le vendre mettant à, à tellement temps. Wallahi, je suis perdant. » Mais c'est parce que euh, je veux juste m'en débarrasser. Alors que c'est pas vrai. Alors, il est en train de gérer par Allah sur un mensonge. Ok, je vais l'acheter. Moi, je ne sais pas, je vais l'acheter. Tu vas m'avoir peut-être. Mais tu vas pas avoir Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu es cadime. Et là, tu viens de commettre quelque chose de très grave. Et en plus de cela, tu vas perdre la baraka auprès d'Allah subhanahu wa Subhanahu وتعالى ta'ala. Un autre hadith aussi rapporté par Tabarani, avec une chaîne de narration authentique, Rawahu Bissanadin Sahih, un hadith de Salman, radiyallahu ta'ala, al-Fani. C'est authentifié par al-Albani. Qu'est-ce qu'il dit le prophète, لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم Il y a trois personnes que Allah Azza wa Jalla ne va pas leur parler, ça veut dire le jour dernier. C'est quoi Allah Azza wa Jalla ne va pas leur parler. Les ulama ils, ils, ils ont dit ça veut dire Allah Azza wa Jall la yukallimuhum takleema rahmatin. Allah Azza wa Jall ne va pas leur parler Subhanahu wa Ta'ala, كلام الرضا avec des paroles de satisfaction et de miséricorde. C'est ça la chose qui est plus importante, c'est parce que Allah Azza wa va parler à tous les êtres humains, Allah Azza wa Jal va parler à chacun d'entre nous, mais il y a une différence entre celui qui, que Allah Azza wa il lui parle pour le blâmer et pour le punir et pour le juger sévèrement, alors ça c'est une punition, c'est une souffrance. Toutes ces personnes-là vont vouloir et vont préférer Yawma al qiyamah si Allah Azza wa Jal ne leur avait pas parlé. Parce que ça, c'est bien sûr, il n'y a pas une punition plus grande que que cela qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala yuhassibouna qui nous juge sur chaque petite chose. Et parce que ça, bien sûr, c'est pour le mounafir et pour le kafir et autre chose. Ou pire encore qu'Allah Azza wa Jal yuwabbiqwa abdahu kil blam, son serviteur Yawma Al-Qiyama. Alors, c'est pas ce sens-là. C'est le sens ici à l'azawad. Ne va pas leur parler. Ça veut dire ne va pas leur parler des paroles avec des paroles de miséricorde et de ar-rida, Parce que ça, c'est les meilleures paroles que une personne aimerait entendre. C'est que l'azawad lui parle directement subhanahu wa taala. Comme ça va être le cas des croyants dans l'akhirah بإذن الله سبحانه وتعالى. Alors c'est parce que l'azawad il ne va pas leur parler. L'ayukalimuhumullah yom al qiyamah. Ils sont au nombre de trois cités dans ce hadith. Ils ne sont pas les seuls trois. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres hadiths. Mais le hadith ici qui est relié à un autre sujet, il nous cite trois. Donc lorsque le prophète Sassimil dit Il y a trois personnes que Allah ne leur parlera pas Ça ne veut pas dire de façon exclusive, seulement trois personnes. Non, il y a trois personnes. Et il y a d'autres personnes aussi mais dans ce hadith il a mentionné alayhi salat wa salam trois personnes wa la Allah azza wa jalla ne va pas les purifier ça veut dire Allah azza wa jalla ne va pas les purifier de leurs péchés ça veut dire ils vont être punis pour leurs péchés comme a dit les ulama wa lahum adhab ils vont avoir une punition qui est qui est sévère c'est qui ces personnes là il dit alayhi salat wa salam ushaymit zan al ushaymit c'est les Ulama, ils ont dit, c'est un vieil homme, quelqu'un qui est assez vieux et qui commet zina, qui commet la fornication. Alors ça, c'est une personne qui va avoir une punition sévère. Pourquoi? Parce que même si zina, c'est une Chance qu'il y un péché majeur pour tous. Mais dans le cas de cette personne, c'est encore plus grave. C'est parce que quelqu'un de vieux, il n'a pas de chahoua. Il n'a pas de tentation qui est forte. Alors le fait qu'il ait commis al-zina, ça veut dire que khubthu <c> nafsin, <'pareil> que son nefs elle est khabitha, que son âme elle est khabitha, iyadam billahi a'azza wa jalla, et qu'il aime désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous cite alayhi salatu wa salam aussi, wa'ailun mustakbirun. Un homme pauvre et qui est arrogant, orgueilleux. Un pauvre qui est arrogant et orgueilleux. Encore une fois, le kibr, l'orgueil, l'arrogance, c'est interdit pour tout le monde. C'est dans le cas de tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Par contre, c'est plus grave dans le cas du pauvre. Quelqu'un qui est faible et pauvre, qui est orgueilleux et arrogant. Pour le riche et le puissant, c'est une fitness, c'est une épreuve. Il doit yujahidunafsahu, il doit s'efforcer à se rabaisser à à revenir à, à à à revenir à sa à son état normal et naturel à être humble diwajillahi as-sa'dil mais ça reste que sa puissance sa richesse elle est là nuit et jour pour qu'elle soit une fitna pour lui une épreuve qui le pousse toujours vers l'arrogance Mais le pauvre, faible, il a quoi exactement pour être orgueilleux Alors encore une fois, ça veut dire que la personne, ça revient ici à chobzonfinafse. C'est une maladie très grave ici qui est au fond du cœur, qui est bien établie. C'est pour ça que le kebrontoktel arrogant, c'est un péché majeur. Mais dans son cas, elle, c'est encore plus majeur et plus et plus grave. Après ça, il cite Alisolatou Salab. وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَبِينِهِ وَلَا يَبِعُ bi. بِيَبِينِهِ Et un homme qui a fait de Allah Azza wa Jal sa marchandise, du nom d'Allah Azza wa Jal sa marchandise. Il n'achète que par Allah, par le nom d'Allah, et il ne vend que par le nom d'Allah. Ça veut dire, très fréquemment, le commerce, il le fait par Allah. Wallahi c'est le meilleur prix. Wallahi j'ai trouvé moins cher ailleurs. Wallahi alors lui c'est Allah azza wa jalla c'est sa marchandise, ça veut dire il utilise Allah azza wa jalla pour négocier, pour se faire de l'argent et pour et pour le commerce yan billahi 'azza wa jalla. Et ذلك لاكثاره من الحلف في البيع, hulf fi al-bay'. Alors Euh, comme on a mentionné, ce n'est pas ce n'est pas le seul hadith qui nous parle de trois personnes qui euh, auxquelles Allah azawajal ne parlera pas Si on sort un peu du sujet ici du sermon par exemple, on a dans un hadith authentique du prophète Ali sallallahu qui nous parle des gens que Allah la même chose. Allah ne va pas leur parler, ne va pas leur purifier, leur rend une punition sé sévère mais dans les prochains hadiths ça mentionne aussi une autre chose. Walla yandro ilayhim. Allah Azza wa Jalla ne va pas les regarder en la quiyama. Ainadhararahmatin. Ça veut dire un regard de miséricorde. Même si Allah Azza wa Jalla bien sûr il les voit. Alors on a parmi ces personnes qui ont été visitées dans d'autres hadiths. Pas le hadith qu'on a mentionné. On a radulun ala fadli ma'in bil falati ybnahu min ibn sabili. Un homme qui a un surplus d'eau sur une terre déserte, dans quelqu'un qui se trouve quelque part dans, dans un désert, okay, et qu'il y a des passagers, des gens qui passent, ibnu Sabil, parfois des voyageurs qui passent par là, et qu'Allah, azzawadu, lui, lui a donné un surplus d'eau. Il a un puits qui est plein d'eau à l'intérieur. Et on le sait que lorsque les gens voyagent dans le désert, ils sont assoiffés. L'eau est une ressource rare. Et lui, il en a beaucoup, alhamdulillah Mais qu'est-ce qu'il fait ?« Yamna'uhou min ibn Sabil » Il le, il le retient. Soit qu'il le cache ou bien tout, tout simplement il empêche les, les, euh, les passants de boire de cette eau. Alors que cette eau-là, elle vient d'Allah Azza wa Jann. Ni'ma n'est pas ton produit. Tu l'as pas produit avec tes mains. Et de deux, tu en as bien plus que ton besoin. Alors ça, c'est le capitaliste pur et dur. Alors c'est quoi son sort, Yaoum al-Qiyama, ce capitaliste pur et dur Yaoum al-Qiyama, Allah Azza wa Jann ne va pas lui parler, ne va pas le regarder et il va avoir une punition sévère et ne va pas le purifier et pardonner ses péchés subhanahu wa ta'ala un autre homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné alayhi salat wa salam wa rajul bay'a rajulan bi sil'ati ba'da al-'asr fa halafa lahu billahi la akhadhaha une transaction commerciale un marchand ici l'acheteur ou le vendeur avec un autre homme il dit allez sura tussérâm pourquoi après l'asr les uléma ils disent c'est une indication que le péché après l'asr il est plus grave encore alors il dit فَحَلَفَ بِلَهُ وَلَهُ et il a juré par Allah que tel et tel ça veut dire à, à propos de son prix alors que ce n'est pas vrai il disait là il disait un mensonge ce n'est pas vrai et l'autre t'as fait confiance, OK parce qu'il dit il vient de sortir de salat al il me dit par Allah j'ai acheté ce produit pour tel prix alors il doit dire la vérité alors c'est pas vrai cette personne là et bien c'est sans sort c'est ce qu'il a dit allait salat wa salam yaum al-Qiyamah le troisième dans ce hadith et ce hadith il est rapporté par Boukhari et Muslim rajulubayaa imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'taahu minha waffa wa in lam minha lam yafi Un homme qui a fait la baya, qui a été prêté allégeance à son gouverneur, à son imam, à son dirigeant, par exemple au calife, un dirigeant qui est légitime dans l'islam, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire Cette baïa, cette allégeance, il ne la fait que pour la dunya. Ça veut dire normalement, lorsqu'on prête allégeance dans l'islam, bien sûr, à un gouverneur qui est légitime, on n'a pas de nos jours, mais si, euh, si un jour, et un jour, on, on l'aura comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a promis, alayhi sallallahu alayhi mais le muslim, lorsqu'il fait la baïa, il prête allégeance au gouverneur, al hakim, au muslim, qui est légitime. Eh bien, il doit le faire على كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله Sur le livre d'Allah et la سنة du Prophète صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire, c'est une euh, allégeance qui est absolue. Qui est limitée seulement par quoi Les limites d'Allah عز و جل. حدود الله سبحانه و Pas pour les intérêts. Mais si quelqu'un, il l'a fait pour ses intérêts personnels. va dire, ah, je vais aller prêter allégeance à ce calife parce que je sais qu'il va me donner un poste quelque part. Alors après ça, il s'avère qu'il te donne pas un poste et là tu vas rompre la l'allégeance. Alors voilà le sort, c'est comme il dit alayhi sallatou salam, « La yukallibouho Allah azza wa jalla, ne va pas te parler yom al-qiyama, ne va pas te regarder yom al-qiyama, ne va pas te purifier yom al-qiyama. » Et tu vas avoir une punition sévère Rapporté par Boukhari et et Muslim. Dans l'autre hadith aussi dans Sahih Muslim, il a mentionné alayhi sallatou salam parmi ces personnes-là, Al « Al-musbil »« Al-musbil »« Celui qui fait « Al-isbal »»« Isbal, isbal » c'est le fait de laisser des vêtements, euh, des vêtements qui sont trop lents, qui dépassent les chevilles, comme par exemple des pantalons ou des robes ou autre chose qui dépassent les, les chevilles, comme vous le savez, le khilaf entre les ulama. Est-ce que ça, c'est seulement pour la personne qui le fait par arrogance ou bien c'est pour tout le monde, même si l'intention, elle est bonne Mais si on prend l'intention ou bien si on prend ici le, le cercle qui fait l'unanimité entre les ulama, on donne l'exemple de celui qui le fait par arrogance. Donc, si quelqu'un, il traîne ses vêtements comme ça par terre, une robe... Ou, euh, ou des pantalons ou autre chose et qu'il le fait de façon volontaire, par orgueil, par arrogance. Alors encore une fois, c'est un péché majeur et Allah Azza wa c'est le même sort, ne va pas le regarder au mal-qiyama, ne va pas lui parler et il va avoir une, une punition sévère. Al-Mannan, Al c'est qui Al-Mannan C'est celui qui fait toujours Al-Mannan. Al-Mannan, c'est le fait de toujours citer les bienfaits qu'on a fait à autrui, le fait de toujours te rappeler. « Moi, je t'ai aidé. Moi, je t'ai donné une sadaqa, Moi, je t'ai fait un prêt. Moi, j'ai toujours été là pour toi. » Alors, le mannan, celui qui, à chaque fois, il fait quelque chose de bien, et eh bien, il va la garder pour toujours. Il va toujours revenir et répéter « Voilà ce que je t'ai fait. Voilà ce que je t'ai fait. » Quelqu'un qui a comme ça, c'est comme s'il est en train de dire en, en, en réalité « Moi, je, je suis ton seigneur. » Parce que Allah Azza wa Jal, « Allahu wa comme dans le hadith. C'est Allah Azawajal, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui mérite qu'on lui reconnaisse que lui, il est al-mannan subhanahu wa ta'ala parce que toutes les ni'am viennent d'Allah Azawajal Alors celui qui pense il fait tellement trop de bien aux autres ça veut dire les gens lui sont tous redevables de quelque chose Tu es qui Tu es Rabbul Alami, tu es le seigneur des, des cieux et de la terre, a'udu billah Azawajal Et dans un autre hadith aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé, comme dans Sahih Muslim, d'une autre personne qui est malikun kathabun, un roi, un dignitaire, un puissant, un gouverneur, et qui est kathab, qui est menteur, qui dit des mensonges. Alors lui aussi, c'est parmi ces personnes-là qui vont avoir ce même sort. Pourquoi les ulama, ils disent Parce que, encore une fois, le malik Un roi n'a pas à dire des mensonges. Normalement, il craint pas les autres. Il est puissant. Alors pourquoi est-ce qu'il dit des mensonges Le mensonge, c'est haram pour tous. Mais lorsque le faible, là, c'est le contraire de ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Lorsqu'un quelqu'un de faible et de pauvre, il dit un mensonge. Mensonge, c'est haram. Mais on va comprendre. Peut-être il craint des répercussions parce qu'il est faible. Il a personne pour se pour le défendre. Les gens vont l'écraser en quelque sorte. Mais quelqu'un qui est puissant, qui est le roi, qui est l'amir, c'est lui qui donne des ordres, il a peur de qui Alors s'il dit des mensonges, c'est la plus grosse euh, forme de mensonge et la plus grave forme de mensonges. Dans un autre hadith authentique rapporté par Bukhari et muslim, hadith d'Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم le meilleur de ma oumma les meilleurs générations de ma oumma il dit suivante la suivante, et puis la suivante. Le narrateur, qui est le compagnon Imran ibn Hussain, il dit « Je ne me rappelle pas ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné deux ou trois fois. » Donc, on voit ici, comme on l'a vu dans les sources du hadith, dans l'Ukhbat et Fikr, comment est-ce que les narrateurs, commençant par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très précis dans les narrations, ok Et ils sont, euh, ils sont très conservateurs, en quelque sorte. Donc, il faut attention, euh, si parfois... Il ne sont pas sûrs, ils vont le dire. On trouve souvent ça dans les narrations. Un narrateur, il va dire Le narrateur, il a dit, le prophète, il a dit, soit ça ou soit ça. Je ne me rappelle pas très bien. Donc, Imran ibn Hussain, le compagnon, il dit Je ne me rappelle pas à ce que le prophète, il a dit deux fois ou deux fois trois fois شك من الراوي والمشهور في الروايات من علماء le gens comparaison dans va comparer d'autres hadiths qui parlent du même sujet d'autres narrations et les ulama ils ont ils sont arrivés à, à la, la conclusion que ce qu'on appelle al qurun al mufaddalah les meilleures générations de l'islam c'est trois celles du prophète sallalahu alayhi celles juste après lui et celles qui l'a suivi donc les trois premières générations dans l'islam Alors, les ulama, ils disent que ça, c'est les meilleures générations de l'Islam. Alors, c'est les générations de, de as sahaba Et là, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que ça se termine à l'année 120 de l'Hijra. Ça, c'est l'année à laquelle le dernier Sahabi est décédé. Deuxième génération, celle des Tabi'in Il dit qu'elle s'arrête, elle se termine à l'année 180. C'est l'année de la mort, du décès du dernier Tabiris qu'on connaît et la troisième génération des meilleures générations de l'islam c'est l'année 220 de l'hijra c'est l'année de la mort de euh, du dernier de Tabi'u al-tabi'ina Tabi'u al-tabi'ina ça veut dire les tabi'ins des tabi'ins ça veut dire là, les, les compagnons des compagnons des compagnons du prophète allahou l'issalatu wa Ils les appellent les uléma al al-Mufaddala, les meilleures générations de l'Islam. C'est ce qu'on appelle les générations de salaf, des pieux ancêtres. C'est ça, salaf. Okay? les salaf, c'est pas quelqu'un qui euh Euh, qui est encore vivant avec nous aujourd'hui, il te dit « moi je suis salaf ». Tu pas un salaf, tu es un khalaf. Ça c'est du n'importe quoi. C'est quelqu'un jahilun »« jahilun »« bi al-din »« wa jahilun bi al-lura C'est quelqu'un qui... qui ne comprend pas sa religion et qui... qui ne connaît pas la langue arabe. Donc les salaf c'est « al-Quroun al-Mufadala C'est les générations, encore une fois, qu'on peut appeler génération d'or de l'islam. Les ulema, ils disent parce que même si à la fin, à la fin de la troisième, qui est « tabi'u al-tabiin Il y a eu une accentuation, une multiplication de « al-bida' »,« zuhoro al-bida' », des innovations, « katharatu zuhoro al-bida' ». Mais il reste que même à la fin de cette troisième génération d'or, « al-ulama » ou « mutawafirouna ». Les ulama, il y en avait beaucoup. Ils étaient là, ils étaient présents, les grands savants de l'islam pour répondre au bida', aux innovations et ainsi de suite. Al wal-islam » fihi et l'islam était encore... Puissant était encore fort avec la présence encore une fois des conquêtes de Al Jihad ou fils Habib et ainsi de suite donc l'islam était encore fort à cette troisième dernière génération de l'islam ou euh, bien du Qur'an excusez-moi des des générations encore une fois d'or de l'islam Mais tout ça, bien sûr, c'est normal que le déclin n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, c'est normal que même à la fin de ces générations-là, qui sont Korounul Mufadala, même à la fin du temps de Sahaba, comme dans le temps de Othman et de Ali, des grands Sahaba, on commence à avoir quelques bidaïs et quelques problèmes. Donc, le déclin se fait de façon, bien sûr, graduelle. C'est de façon graduelle. Mais tant qu'il y a plus de hadis, de guidée et de sunnah que de faux et de bidar et d'innovation et d'ignorance On est encore dans le temps de Al-Quroun, Al-Mufadala. Après cela, l'islam est devenu vraiment étrange et que jusqu'à de nos jours, comme on le voit, plusieurs parties de l'islam sont étranges auprès des gens et les gens sont tout simplement accoutumés à plusieurs formes d'innovation et d'interdit, ainsi de suite. Alors, lorsqu'il dit, à Khayru quruni qarni »« La meilleure génération, c'est ma génération, puis la suivante, puis la suivante. » Les ulama, ils disent, comment définir le qarn, une génération Alors, certains ulama, ils disent, une génération se définit par les siècles. Donc, chaque cent années. Ces cent années, bien sûr, selon le calendrier lunaire. Calendrier de l'islam, c'est cent ans un siècle qu'on considère comme une génération d'autres ulama ils ont dit plutôt c'est 80 ans c'est 80 ans qu'on considère une génération et la troisième ça c'est l'opinion de certains ulama Deuxième opinion, celle de Ibn qu'une génération se définit par la présence de la partie majeure de ses membres. Donc, le temps, la génération des Sahabas, c'est tant que il y a eu beaucoup de Sahabas, tant que la plupart des Sahabas étaient encore en vie, on était encore dans le temps de As-Sahab. Dès que les Sahabas sont devenus minoritaire ou bien plutôt je m'excuse dès que le euh, il y a eu plus de sahaba morts que de sahaba vivants alors là on a dépassé le temps des sahaba la génération des sahaba même si c'était moins de 80 années selon Ibn Taymiyya rahimahoullahu ta'ala et une autre opinion c'est l'opinion de Ibn Uthaymi, et c'est celle bien sûr c'est le, le le critère qu'il a utilisé pour définir ce qu'on a dit ici Euh, ça veut dire la question de euh, l'année 120, puis après ça 180, puis après ça 220. Euh, Ibn Uthaymin, comme euh, c'était évident lorsqu'on a présenté ces, de, ces différentes années, « Yuhaddadou bi'oudoudi wahidim minhum » Lui, il est, est d'avis qu'une euh, génération est encore présente tant qu'il y a une personne de cette génération qui est encore en vie. Donc. La génération des Sahaba se termine avec le décès du dernier des Sahaba, selon l'opinion de Ibn Uthaymin, rahimahullah, taal. Alors, la suite du hadith ici. Donc, le Prophète صلى الله عليه وسلم nous a mentionné trois premières générations. Khayru ummi qarni, thumma ladinayilunhum, thumma ladinayilunhum. Ab Khayyildiy alaihi s-salatou s-salam. Thumma inna bagdakum qawmin yishhadoun wa la yustashhadoun. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسِّمَنَ Et après ça, le prophète, alayhi sallat wa il mentionne le contraste, l'apparition des mauvaises générations de l'islam et il les a décrits, alayhi sallat wa sallam, par certains par certaines de leurs traits, surtout de comportement. Il dit, alayhi sallat wa par la suite, il va y avoir des gens, des générations qui wa وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ » qui apportent leur témoignage sans qu'on ne leur demande de faire le témoignage. Chers ta'ulama, ici, ils disent le témoignage, ça parle du du serment de Al-Halif, parce que dans sourate Al-Munafiqin, Allah Azza wa il a appelé le إلا il l'a appelé إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله après ça il a dit subhanahu wa ta'ala itakhadhu aymanahum junna fa sama al shahada yaminean fa Uh, certains ulama, ils interprètent ce hadith que eh bien les mauvaises générations de l'islam, l'un de leurs traits, c'est qu'ils vont jurer sans qu'on leur demande de jurer. Si quelqu'un te dit « Wallahi, je te dis Wallahi, uqsim billah, crois-moi, je te dis la vérité, Wallahi, je te dis la vérité. » Mais moi, je t'ai pas demandé de me dire Wallahi. Donc, normalement, le halif juré, okay, ce n'est pas quelque chose à, à laquelle on devrait avoir recours sans qu'il n'y ait... Besoin, même si certains ulama ils ont dit parfois on peut jurer sans qu'on nous le demande de le faire. Certains des Sahaba ils l'ont fait même en présence du Prophète (sallallahu alaihi wasallam). On peut jurer parfois sans qu'on nous le demande de le faire si la chose elle est grave, elle est très sérieuse. On veut mettre de, euh, on veut mettre euh, de l'emphase. Je veux donner une nasiha sur quelqu'un, euh, une à quelqu'un. Je vais lui donner un conseil sur une question qui est critique, et je vois qu'il la prend à la légère. Je lui dis « Wallahi, achi, tu vas voir, je te dis, par Allah, tu vas voir. » Alors là, je n'ai aucun intérêt à gagner moi-même, je veux seulement faire « Amal Salih », une bonne œuvre, je veux offrir une nasiha pour être bénéfique à mon frère, ou bien parfois bénéfique à la communauté, à la, euh, au masjid, et ainsi de suite. Il n'y a pas de mal, incha'Allah, à jurer par Allah, pour mettre de l'emphase, pour voir que, euh, que euh, On est sérieux, surtout bien sûr. C'est si habituellement. On ne jure pas beaucoup. On craint l'arzol. les gens vont comprendre que lorsqu'on jure, ça veut dire que c'est que c'est excessivement sérieux. La même chose. Euh, d'autres ulama aussi, ils ont dit que shahadah ici c'est le témoignage. Ok, donc d'autres ulama, ils ont aussi interprété ce ce hadith, cette partie du hadith par le témoignage. Ça veut dire les gens qui amènent leur témoignage sans qu'on ne leur demande de témoigner, sans qu'on ne, qu ne leur demande de de témoignies, ils témoignent sans qu'on leur demande de témoigner. Donc là le prophète sallalahu alayhi wa sallam l'a mentionné comme une caractéristique des mauvaises générations de l'islam. Alors comment concilier entre cela et entre un autre hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Dans Sahih Muslim, il dit Alayhi salatou sallam, "Je vous de du meilleur des témoins, qui vient avec sa témoignage avant qu'on ne lui demande." devrais-je vous parler du meilleur des témoins eh bien c'est celui qui amène son témoignage qui prend l'initiative de se présenter pour témoigner avant qu'on ne lui demande de témoigner alors comment concilier entre ces deux textes est-ce que c'est mieux pour quelqu'un de venir témoigner sans qu'on ne le demande sans qu'on ne lui demande de témoigner qu'il prenne l'initiative de se présenter devant un juge et de dire j'ai vu et j'ai entendu Il c'est mieux pour la pour la personne de s'abstenir sauf si on le on lui demande de de témoigner. Les ulama ils disent mahmoulun <muché> wa la L'opinion de Nawawi alayhi ta'ala c'est que euh, ce dont le prophète sallallahu alayhi wasallam il euh, il a parlé du bien la, la pratique que le prophète sallallahu alayhi wasallam a sallam c'est si quelqu'un a un témoignage important en faveur d'une victime et que la victime ne le sait pas. Si quelqu'un, si je vois, je vous donne un exemple, si je vois une femme veuve, une femme veuve qui a perdu son mari et que moi je connaissais son mari, je connaissais son mari, mais que je vois que la famille de son mari sa belle famille, comme on dit, après le décès du mari. Et bien qu'il la maltraite, qu'il veut lui enlever certains biens, qu'ils veulent injustement lui enlever, euh, je sais pas moi, la faire sortir de la maison, la faire, la faire. Et bien sûr que ce défunt-là était très riche, il, il avait plusieurs maisons, et ainsi de suite. Et que selon les règles de l'héritage et de l'humilité, ou peut-être même c'est sa maison à elle, peut-être elle elle possède une partie de de la maison, peut-être elle a payé, pour une partie de la maison, mais qu'on va essayer de lui enlever ce droit-là. Et moi, je le sais, et je suis le seul témoin qui peut l'aider. Elle, elle, elle ne sait pas que moi, je suis en connaissance, que je connais la réalité, parce que je connaissais son mari, et il m'a parlé de ça, et je connais. Alors, si moi, je prends l'initiative d'aller pour témoigner, alors ça, ça rentre dans le hadith qui nous parlait du positif de cela les meilleurs des témoins parce que là j'ai pris initiative encore une fois de bienfaisance de, de bienfaisance euh, une autre chose que les ulama, ils disent Mahmo c'est le témoignage de ceux qui témoignent pour le droit de l'zo comme euh, les personnes qui sont les personnes qui font de façon officielle okay donc En d'autres termes, c'est la police dans l'islam, ok Donc, Dans l'islam, oui, en, dans une société normalement de l'islam, et qu'on a « Khalifa, Hakim, Yahkum ou Bichar, Allah Azza wa on a besoin d'une police, bien sûr, il faut faire régner l'ordre et la sécurité, et ainsi de suite. Mais, bien sûr, la question, c'est selon quelle loi, si c'est sous la loi d'Allah Azzawajal, selon l'ahkab d'Allah Azzawajal, eh bien, il vont tout simplement ce que cette police, elle est en train de faire. C'est l'hizba, l'amr bin ma'ruf, or, ordonner le bien, blâmer le le blâmable. Alors, les ulamas, ils disent ici les questions qui touchent au haq d'Allah Azzawajal, au droit d'Allah Azzawajal. C'est normal que quelqu'un qui est membre d'une telle police, eh bien, il est encouragé à aller auprès du juge, à aller auprès des autorités pour rapporter ce Euh, pour euh, pour rapporter ce qu'il a trouvé comme euh, comme crime ou comme délit qui ne touche pas nécessairement au droit des autres mais des choses que euh, que des gens faisaient qui était haram qui était qui était interdite si par exemple il va aller chez chez le gouverneur ou chez le juge chez le qadi pour pour dire que j'ai trouvé quelqu'un faire de la sorcellerie faire de la magie par exemple Alors il va, il va, euh, il va l'informer d'une telle, d'une telle chose que ça, c'est un témoignage bien sûr qui est encouragé, qui peut même être obligatoire dans certaines situations de prendre l'initiative. Et certains ulémaïs, ils disent non, ils disent euh, que dans tous les cas, c'est bien tout celui qui a une euh, shahada qui est légitime, il peut aller prendre l'initiative et que ça, c'est parmi les meilleurs des shahada, des témoins auprès d'Allah Azawajel. Sauf que le hadith qui nous parle du mal, Mahmoulun ala » المجاز والمبالغه في أداء الشهاده بعد طلبها لا قبلها وربما يقال بأن الحديث الأول في ذم الاكثار من الشهاده لغير حاجه دونك ils disent que le hadith qui nous parle du mal des générations, des mauvaises générations de l'islam et eh bien il nous parle des euh, générations qui abusent ou bien qui abusent, des gens qui abusent de la shahada du témoignage Sans fondement, ça veut dire ils sont toujours en train de témoigner. Si quelqu'un il témoigne toujours, tout comme quelqu'un qui jure beaucoup par Allah, Odel, celui qui témoigne beaucoup, ça veut dire euh, il y a un problème. C'est certain qu'il est en train de dire ici du faux dans son témoignage quelque part, parce qu'il y a personne qui est témoin de tout. Donc celui qui vient toujours dire aux gens, vous savez ce que j'ai vu, vous savez ce que j'ai entendu, donc de un probablement qu'il est en train de dire parfois des mensonges ou il exagère sur certains détails ou bien parfois il n'y a pas de lieu de faire la shahada, il n'y a aucun besoin c'est des affaires privées des autres il y a des choses qui demandent okay? il y a des, des choses qui demandent quoi qui demandent Euh, que tel il a un problème avec son père, que tel il a un problème avec avec son épouse. Moi je l'ai vu dire, moi je l'ai entendu dire, mais il n'y a personne qui t'a demandé d'intervenir. Il n'y a pas de cas qui est ouvert ici, il n'y a pas de il n'y a pas de de cas en justice en, quel, en quelque sorte. Alors quelqu'un qui fait ça de façon excessive, eh bien c'est un mauvais signe. Et il dit wa Salam. Wa Et parmi leurs traits aussi, c'est que ça va être des gens qui trahissent « Yahounounah ». C'est des traîtres, ils font beaucoup de trahison. « Wa layu On ne peut pas leur faire confiance. Alors ça, c'est parmi les traits, encore une fois, de des générations qui viennent après les meilleures générations de l'islam. Remarquez ici la dégradation des « akhlaq » du comportement des gens et de la crainte d'Allah Azza wa Wa wa layu Il faut le nezr. Rappelez-vous, on a parlé du nezr dans d'autres séances de cette série. Le nezr, c'est le fait de promettre à Allah Azza wa Jal. « Ya Allah, si tu me donnes un enfant, je vais jeûner pendant une année. Ya Allah, si tu me donnes... » Alors, si Allah Azza wa Jal leur donne, ils ne vont pas respecter leur nezr. Alors ici, ça va être parmi ces caractéristiques aussi, parce qu'ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Et ils mentionnent, alayhi salatu wasalam, wa salam, « وَيَظْهَرُوا Et il va y avoir un trait physique qui va devenir dominant et présent dans ces mauvaises générations de l'islam. Ça, c'est un hadith hautement authentique comme on a mentionné. C'est quoi C'est l'apparition de l'obésité, le gros ventre. Les ulamas, ils disent c'est pas l'obésité qui est une maladie, qui est due à une maladie. La personne n'est pas blâmable sur cela. Mais il parle, alayhi sallatou salam, de l'obésité qui est qui est due à à la consommation excessive ainsi qu'au confort excessif, le fait d'être encore une fois trop attaché à al-hayat al dunya. Alors ça c'est l'un des traits de ces mauvaises générations de al-Islam, l'un des traits des mauvaises générations de al-Islam. Un autre hadith aussi rapporté par имам муслим, алейхи rahmatullahi ta'ala semblable ла, celui là rapporté euh, hadith Ibn Mas'ud rapporté par Muslim il dit alayhi salatu wassalam khayru nas qarni la même chose des meilleurs générations il a mentionné la même chose puis après ça il a dit thumma ya'tiu qaumun tashhadu aw tasbiqu avoir des gens dont la, euh, le serment le yamin, va devancer leur témoignage et leur témoignage va devancer leur serment c'est quoi ici le sens du, du euh, c'est quoi le sens ici du hadith les ulama ils disent tellement ils ont ils ont euh, ils ont euh, recours au témoignage ainsi que au serment de façon excessive c'est comme si le prophète alayhi nous les représente ici comme une course c'est la même personne, mais parfois il est plus rapide, il va jurer par Allah avant de faire son témoignage, et parfois il va pas se retenir, il va faire son témoignage avant de jurer par Allah Azza Ça veut dire que c'est des personnes qui ne se retiennent pas de faire cela. Et ça, bien sûr, c'est un signe de manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, nous avons ici l'imam Ibrahim al-Nakha'i, l'un des grands savants de la salaf des pieux ancêtres, ala. il dit « Lorsqu'on fut des enfants, lorsqu'on était jeunes, c'est l'imam al-Nakha'i qui dit, lorsqu'on était jeunes, lorsqu'on était des petits-enfants, et eh bien, nous parents et nos éducateurs aouliauna كانوا يضربوننا parfois ils nous donnaient ils nous tapaient ça veut dire ils nous corrigeaient par par la tape ici ils nous corriger de façon physique pourquoi à cause de à cause du témoignage ça veut dire lorsqu'on faisait un témoignage qui était faux ça veut dire même lorsqu'on était enfant et qu'on témoignait on disait ah j'ai vu tel enfant c'est lui qui a pris le bonbon de tel alors que ce n'était pas vrai et eh bien les parents ils corriger et ils tapaient leurs enfants pourquoi la gravité ici de shahada, du faux témoignage ainsi que pour الاعهدُ الاعهدُ c'est quoi c'est l'engagement واعهدُكَ j'engage je m'engage à faire et qui ne respectait pas leurs engagements encore une fois ça c'est pour les éduquer depuis leur depuis leur jeune âge à craindre l'azdallé à prendre leur parole au sérieux et charles va conclure avec une dernière section بإذن الله سبحانه و تعال pour cette séance باب ما جاء في ذمتي الله و ذمتي نبيه لذمه د ainsi que لذمه de son prophète عليه الصلاة و السلام c'est quoi le mot ذمه vous allez le trouver tout à l'heure plus tard dans le fichier des mots clés bien sûr et tous les mots qu'on est en train de mentionner ainsi que les ayats ذمه ça se rapproche du mot العد dans la langue arabe donc il n'y a pas de traduction Exact, ça veut dire un seul mot, mais ici quelques mots qui se, qui se rapprochent ou bien qui sont un peu, un peu la même chose, c'est la garantie. L'engagement, le pacte, ok, donc c'est ça le « ahd » ou bien la « dhimmah ». Alors le fait de s'engager, de, de te donner un pacte, une garantie. Je te dis, comme par exemple, de nos jours, on a entre, entre les pays, euh, s'il si faut un pacte, que ce soit un pacte de guerre ou bien même parfois à l'échelle quoi Individuelle, à l'échelle individuelle, euh, par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va sortir de prison, le juge va le libérer de prison avec des conditions. Il va dire avec une condition que tu n'approches pas, que tu ne visites pas la ville de ta victime, par exemple. La personne à qui tu as fait tel ou tel autre mal tu dois t'engager, tu dois signer. Alors ça c'est ahdun, si je signe ça c'est un ahd, ça veut dire c'est une garantie, c'est un engagement, c'est un c'est un pacte. Alors, dans cette section on va parler du pacte qu'on prend au nom d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est quelque chose de grand, quelque chose de d'extrêmement important jusqu'au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne voulait pas que ses compagnons, ses soldats à lui aient recours à Cette chose là qui est bien sûr un pacte très très lourd et une grande responsabilité Allah Azza wa Jall il dit subhanahu wa Taala wa oufu bi ahdillah idha ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidha subhana wa taala ça c'est dans sourate An-Nahl il dit subhanahu wa taala dans ayah numero 81 oufu faites le wafa Al-Wafa, c'est la loyauté. Ça veut dire, soyez fidèles au ahd d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, lorsque vous donnez un engagement à quelqu'un. Surtout s'il est fait par le nom d'Allah azza wa jalla. Alors, respectez cet engagement. C'est le ahd d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِن أَسْمَئِهِ كَمَا قُلْنَا الزَمُّ Donc ici, ça fait partie de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et vénérer le statut respecter plutôt le, le statut du prophète salam, et plus pour ce qui est bien sûr de la grandeur d'Allah que lorsqu'on donne un pacte par Allah, subhanahu wa même lors des pires des situations, on devra le respecter même avec le pire des Conséquences. Donc, c'est pour cela qu'on ne devrait pas prendre ça de façon facile et légère et de dire « je te donne le pacte d'Allah Azawjian, par le nom d'Allah Azawjian ». C'est pour ça les ulama, ils disent « l'auteur ici, il l'a mentionné juste après le serment ». C'est parce que le sens, il se rapproche. Le fait de jurer par Allah ou bien le fait de dire quoi « moi en tant que musulman je te donne mon engagement par Dieu, par Allah, je m'engage par Dieu, c'est l'engagement de Dieu que je te donne ». Ok, alors ça c'est quelque chose de grave si on ne le respecte pas et c'est pour cela que parfois il ne faut même pas, même pas le faire. Et les uléma ils disent aussi, awwu biha dillah ça inclut le pacte et l'engagement qu'on fait entre nous et entre Allah azawajel. Parfois on, en, on fait un engagement entre nous et entre Allah azawajel. Comme pour ce qui est de un never, ya Allah je te promets que je vais, euh, je vais faire 12 zakaa à chaque jour les 12 zakaa de Sunna quelque chose ici. Un, une, un piège de shaitan, il ne faut jamais faire une erreur pareille, les ulama ils disent, quelqu'un il veut faire de bonnes oeuvres et de ce fait il veut s'engager avec Allah azzawajal. alors lui il veut avoir le la récompense bien sûr de, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui fait 12 araka'a par jour et par nuit, ça veut dire les salawats surérogatoires ici Allah lui donnera Telle et telle récompense au paradis. Alors si quelqu'un il s'essaye pendant une semaine et à chaque fois il est paresseux et il délaisse deux rak'a à deux alors il dit je vais m'engager. Ya Allah, u'ahiduka, u'ahidu Allah. Je promets Allah Azza wa que je vais faire mes 12 rak'a pour le prochain mois. Alors c'est pas une chose à faire parce que si on la fait, si on ne respecte pas cet engagement, c'est de un quelque chose de grave. Et de deux, bien sûr, il y a le kafara. Après ça, on s'est engagé dans une autre chose, une autre responsabilité. Kafara, tout. Les ulama, ils disent, il faut tout simplement, bien sûr, s'efforcer, demander l'aide d'Allah, faire du'a, jusqu'à ce qu'on puisse faire les bonnes oeuvres, incha'Allah, la même chose, et euh, parfois, encore une fois, euh, un autre piège de shaitan, quelqu'un qui veut pas faire tel péché ou tel autre péché, il essaye d'éviter ce péché mais il est incapable à chaque fois il retombe dans le même péché alors il dit ya Allah je m'engage wa ahiduka je vais plus faire ça. Alors ça, ça c'est pas parmi les pratiques que le prophète SAS nous a recommandé pour faire tauba, c'est pas comme ça. Tauba c'est c'est bien sûr de s'engager avec l'intention, l'azm ici, la détermination du cœur, sans l'exprimer, de prendre un engagement avec Allah Azza wa C'est seulement de demander le pardon d'Allah Azza wa de et d'avoir le regret qui est sincère et de demander à Allah Azza wa de nous aider de ne plus refaire la même chose et après ça de prendre un engagement avec nous-mêmes, pas un engagement vers Allah Azza wa Ça veut dire... Se, être déterminé à s'auto-discipliner en tant que tel, ça c'est la tauba mais pas le fait de prendre un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala alors le hadith que nous avons le seul hadith que nous avons dans cette section c'est une histoire de la sira à chaque fois que le prophète alayhi wasalam, il envoyait un dirigeant il désignait un chef pour une armée parfois le prophète sallalahu alayhi wa sallam il ne voyage pas lui-même il ne participe pas il n'est pas euh, il n'est pas membre de l'armée dans telle ou telle autre bataille il reste fil parce qu'il a d'autres responsabilités parfois alayhi salatou wa salam ou parfois il y a deux batailles en même temps ou trois ou autre chose alors il ne participe pas alayhi salatou wa salam Lorsqu'il envoyait un chef sur une armée ou bien sur une série, série les ulama ils disent c'est moindre qu'une armée c'est c'est jusqu'à 400 euh, jusqu'à 400 euh, chevaliers c'est ça ce qu'on appelle série tout ça veut dire c'est un peu ce qu'on appelle euh, dans, euh, en français un escadron. C'est un peu un escadron, même si peut-être c'est pas exactement le même nombre, Allah Ta'ala. Mais en arabe, Sariya, c'est tout ce qui est moins de 400 chevaliers. Ce n'est pas une grande armée. On appelle ça Sariya. Alors, il dit, il dit ici dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait, il donnait les instructions suivantes au chef de cette armée ou bien de cette, de cet escadron. Urzu, bismillahi, fi sabilillah, va faire la conquête. Allez-y, fi sabilillah. Dans le sentier d'Allah Azza wa et par le nom d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah Azza wa Jal. La question ici de l'intention même dans la guerre ici. La noblesse encore une fois de la guerre en islam c'est quand on essaye de nous présenter dans les médias ou autre chose comme étant une chose qui a atroce, c'est bien le contraire. C'est parce que dans l'islam, la guerre elle n'a qu'une seule raison. On a parlé plus tôt, si vous vous rappelez bien dans d'autres sections, de celui qui meurt en martyr Qutilah comme soldat, mais que lui, c'était pas pour l'argent. Il l'a fait soit pour l'argent ou, ou pour quoi, ou pour euh, ou pour quand ou pour euh, pour son image, pour qu'on dise de lui qu'il est brave, qu'il est courageux, ou bien euh, pour un fanatisme, pour du nationalisme. On a dit que tout ça, c'est quoi? Finnar, c'est en enfer. Donc tout ça, c'est Haram iyyad Donc ici, ça enlève le hawa, ça enlève toutes les passions, tous les intérêts que les êtres humains ils ont. C'est pour ça que dans toutes les guerres, toutes les armées du monde à travers l'histoire, toutes les grandes armées qui en sortent victorieuses, il va toujours y avoir de gros dépassements parce qu'il va toujours y avoir des soldats ou des chefs ou autre chose qui trouve ça comme une opportunité de prendre des intérêts personnels en écrasant, euh, en écrasant l'ennemi. Et même parfois les innocents et ainsi de suite qui ont été défaits qui sont maintenant faibles. Alors on va profiter de eux, on va faire telle et telle et telle autre chose. Alors ces dépassements-là n'existent pas dans le char d'Allah Azzawajal. C'est parce que la guerre elle doit être seulement pour des objectifs ici qui sont quoi C'est selon ce que Allah Azzawajal demande de faire. Après ça, il dit alayhi sallatou salam قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ allez faire la guerre à celui qui est kafir billah azza wa jall aghzu wa la taghlu il li alayhi ssalat salam ne faites pas le ghulul ne faites pas le ne faites pas le rulul la taghlu c'est quoi al ghulul les ulama ils disent al ghulul c'est le fait de prendre des parties du butin ça veut dire des, bi des biens euh, de l'ennemi avant que le gouvernement avant que le chef ne les distribue de façon euh, légale et de façon officielle. Donc, dans l'islam, c'est pas chaque soldat, ce qu'il trouve, il prend. Tout ce qu'il aime, il le prend comme ça, à droite et à gauche. « Nahb okay? ».« euh, Looting », comme on appelle ça en anglais. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Je, je perds le mot en anglais. C'est « looting ».« Nahb ». Donc, dans l'islam, même lorsqu'il y a des butins de guerre qui sont prises de l'ennemi, C'est le chef, c'est le gouverneur, c'est euh, le amir, le dirigeant de l'armée en tant que tel qui va tout rassembler et qui va bien sûr faire le calcul et redistribuer ça selon des règles de justice qui sont connues dans Al-Fiqh. وَلَا <t> تَرْدِرُوا <'en> Ne trahissez pas, il n'y a pas de trahison en islam, il n'y a pas de trahison, même dans la guerre en islam, on ne trahit jamais notre ennemi. Ça veut dire lorsqu'on prend un engagement, on ne peut pas trahir cet engagement. وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تُمَثِرُوا تُمَثِرُوا ça vient ici de al-muthla. La mutilation, c'est le fait de mutiler les cadavres de son ennemi, d'en couper des parties du corps ou autre chose après la mort de l'ennemi ou bien après son emprisonnement. Que ça, c'est haram, c'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Surtout pour ce qui est de, bien sûr, de pour ce qui est de d'un cadavre d'une personne qui est décédée. C'est le prophète Ali sallallahu alaihi qui l'a interdit. Ali sallallahu alaihi وَلَا تَقْتُلُ وَلِيدًا Et ne tuez pas un enfant, il dit alayhi salatu salam, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté. Al-Walid, il ne faut pas le le tuer, c'est interdit. Après ça, il disait alayhi salatu salam, وَإِذَا لَقِي تَعَدُوا وَكَمِنَ الْمُشْرِكِينَ فَدْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ Lorsque vous faites face à votre ennemi de al-mushirikin, des mécréants, alors avant de commencer la guerre, il dit alayhi salatu salam, il demande à son chef, chef de l'armée, Invite-les, invite ton ennemi à trois options il y a trois options fa ayati fa ayata fa ayatuhunna ma ajabook faqbil minhum wa kuffa anhum s'ils acceptent l'une des trois options tu dois t'abstenir tu ne leur fais pas la guerre idh ali salatu salam ثم ادعوهم الى الاسلام vers l'islam donc s'ils acceptent l'islam si ils disent on entre avec vous dans l'islam on entre dans la religion d'Allah Azza alors bien sûr il n'y a plus lieu de parler de de la guerre fain ajabu ka faqbal minhum thumma ad'uhum ila at tahawul min darihin ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum wa alayhim alors la deuxième Euh, chose à laquelle tu les invites s'ils acceptent l'islam, c'est de faire la hijra. La hijra, ça veut dire la hijra vers la, vers la Médina, la Médine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, encore une fois, dans le temps, euh, souvent, les sahaba lorsqu'ils partaient, surtout dans des petits groupes comme ça, des petites sarayas, c'était pour faire la guerre à certaines tribus. Donc, leur nombre est limité, des bédouins ou autre chose. Alors, s'ils acceptent l'islam, avant de faire la guerre, s'ils acceptent l'islam, tu dois cessez, tu ne dois pas leur faire du mal mais aussi tu les invites à faire la hijra, à se déplacer vers Al-Madina, pourquoi parce que c'est le centre, le grand centre urbain de la Ummah du prophète dans ce temps-là, c'est la capitale de ce fait-là, ils vont de un, apprendre l'islam, apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, se rapprocher du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam et de deux aussi, ils vont être une force de plus pour les musulmans. ils vont euh, contribuer à agrandir, à bâtir encore une fois la Médine, la puissance de la Médine et, et ainsi de suite. Alors il dit aleyhissalat wa sallam, mais ils ont le choix de le faire ou bien de ne pas le faire. Euh, fa euh, fa S'ils acceptent de se déplacer vers la Médine, ils auront les pleins. Les pleins droits des muslimines, des autres muslimines, ça veut dire de ceux qui habitent à Al-Madina. Leurs pleins droits et leurs pleins privilèges. Mais s'ils refusent de le faire, remarquez ici, c'est quoi le privilège qu'ils perdent Ça veut dire s'il y a une tribu qui accepte d'entrer dans l'islam, mais ils disent on ne veut pas aller vivre Fil madina on va rester chez nous ici. Pas de problème, c'est leur choix, mais ils perdent un privilège entre autres qui est quoi ici يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ Ils vont être comme des bédouins يَجْرِعَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَ qui vont être soumis bien sûr au حكم d'Allah Azza wa Jal, sharia d'Allah Azza wa Jal puisqu'ils ont accepté d'entrer dans un islam وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْئِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ Mais ils n'auront pas droit à comment on peut dire ici des euh, des revenus qui leur viennent du gouvernement ça veut dire de l'al-fay et de al-ghanima des butins ainsi de suite des différentes formes de butins ici qui sont al-fay et al-ghanima sauf pour les batailles auxquelles ils vont participer donc normalement les musulmans ils reçoivent des choses dans le temps de sahaba radhiyallahu ta'ala annou et ainsi de suite les citoyens musulmans ils recevaient des de l'argent des biens du gouvernement qui venait de al-fay de al-ghanima des différentes formes de de butin. Mais ici, dans ce cas, il dit "Allahou Allahou". Ceux qui refusent de se déplacer, eh bien, ils n'auront pas droit à un tel revenu, bien sûr, parce qu'ils ne contribuent pas de façon complète à l'établissement de l'islam et à l'Ummah de al-Muslimin. فإنهم أبوا فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فقبل منهم وكف عنهم S'il refuse, ça veut dire s'il refuse maintenant tout. Il refuse d'entrer dans l'islam. Ton ennemi auquel tu fais face refuse d'entrer dans l'islam. Alors, avant de leur faire la guerre, tu leur proposes quoi? L'izia. C'est quoi la izia? La fameuse izia. Vous avez probablement entendu parler de ça. Certaines personnes utilise la dixia comme chouba contre l'islam certains musulmans ils se sentent mal à l'aise envers la dixia ils se cachent la a plus de euh, c'est pas vrai ça la dixia n'existe pas dans l'islam la, la dixia est dans les ahkam de l'islam elle est dans le coran dans le sunna et ça a existé pendant des siècles dans l'histoire de l'islam la question de la dizia, elle est très simple c'est lorsque euh, lorsque l'ennemi lorsque une terre ennemie une population ennemie ou un village ou autre chose en temps de guerre acceptent de faire la paix, mais ils veulent pas entrer dans l'islam. Alors, si leur terre va entrer, c'est c'est comme ça que les conquêtes se se sont faites dans euh, dans le temps de l'islam, dans les premiers temps, dans le temps de Omar ibn Khattab ta'ala anhu et Beaucoup de, con de conquêtes c'était par la dixia. Ça veut dire les gens veulent garder leur religion, ils gardent leur religion, mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le système en place, le gouvernement en place, eh bien, il va disparaître. Et là, la terre en tant que telle va être sous les terres de l'islam, va être parmi les terres de l'islam. Eux, ils vont être libres de pratiquer leur religion comme ils étaient, si c'était des gens du livre ou autre chose. Par contre, ils payent la djizya. Pourquoi ils payent la dzia? La djizya, c'est une taxe de protection. Ils payent ça parce qu'ils n'ont pas droit, bien sûr, à avoir leur propre armée, parce que sinon ils pourraient se rebeller encore une fois plus tard contre, euh, contre euh, le gouvernement central de l'Islam. Donc, ils n'ont pas droit à avoir leur propre armée. Donc là, ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont défendus. Leur armée, c'est l'armée de l'Muslimine. C'est l'armée de l'Muslimine qui va les défendre, qui va pleinement les, les protéger, parce qu'encore une fois, ils font partie des citoyens de l'Islam. Et un autre point, c'est que, aussi, euh, les, euh, les, les mécréants, les, euh, les gens des autres religions qui ne sont pas muslimines, qui vivent sous les terres de l'Islam, il ne paye pas la zakat dans l'islam il y a pas il y a pas d'impôts ça on le sait normalement dans le hukum de l'islam il y a pas les impôts comme on l'a de nos jours ça n'existe pas ça la seule obligation générale que les musulmans ils c'est la zakat et la zakat elle va aller pour aider les pauvres et la zakat c'est un pilier de l'islam c'est une ibada donc les autres qui sont des autres religions ne payent pas la zakat. On ne leur demande pas de payer la zakat. Donc, l'autre chose qu'ils payent comme alternative, c'est al-Jizya qui est une taxe de protection. Donc, c'est ça, al-Jizya dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si l'ennemi, il accepte al-Jizya, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faqbal minhum wa kuffa anhum. Tu dois accepter et les laisser tranquilles. Tu dois faire la paix avec eux. Fa'inhum abaw si ils... Si ils refusent, eh bien, le dernier, le dernier recours, ça sera de leur faire la guerre. Là, on arrive au shahid, la partie du hadith qui est, euh, qui a trait, encore une fois, à ce point qu'on qu était en train de traiter, dont on, est en, dont on était en train de traiter dans cette section. Le shahid, ici, il dit, alayhi salatu salam, « Si tu vas... Euh, » encercler une population, un village, une forteresse, autre chose, tu vas encercler des gens dans le temps les gens, ils faisaient ça, un encerclement, ils vont encercler pendant plusieurs parfois plusieurs semaines et autre chose, c'était une technique de guerre dans dans le temps, bien sûr, plusieurs plusieurs villes avaient des forteresses bien préservées, bien gardées des murs et de ce fait Euh, l'armée qui venait, l'armée de l'ennemi qui venait pour les conquérir, pour essayer d'entrer à l'intérieur, eh bien, ça serait trop risqué de faire directement la guerre. Donc, parfois, qu'est-ce que l'armée, elle va faire Elle va camper tout autour et elle va quoi Isoler cette ville euh, en essayant de, euh, de de faire en sorte que, bien sûr, ceux qui sont à l'intérieur, ils vont finir par par euh, par se soumettre ou bien par ouvrir leurs portes et euh, accepter de faire un pacte de paix et à se soumettre à certaines conditions ou autre chose. Alors, il dit « Si tu encercles une ville ou bien une forteresse, fa an lahum nabiyihi, al lahum Alors, ça, c'est très intéressant. » Il dit « Si ton ennemi, il veut faire un pacte de paix avec toi, mais qu'il te demande de lui accorder la dhimmah, l'engagement d'Allah et de son prophète, a. alors ne leur accorde pas l'engagement d'Allah et de son prophète. A. Pourquoi Accorde-leur euh, euh, accorde plutôt ton engagement à toi et à tes compagnons, ça veut dire toi et les autres dirigeants qui sont avec toi. Pourquoi Parce qu'il dit alayhi salatu wasalam فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ ان تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ Car s'il arrive que vous n'allez pas respecter votre engagement, eh bien c'est grave. Mais c'est encore plus grave si l'engagement a été fait selon par le nom d'Allah Zawjain et de son prophète Alayhi Sallallahu Alaihi parce que les kuffar qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire, dire c'est l'engagement d'Allah et de son prophète qui qui n'est pas respecté qu'on ne peut pas prendre au sérieux vous comprenez alors c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi salam, il a interdit et dans cela bien sûr il y a quoi il y a une grande un grand enseignement même pour nous aujourd'hui parfois le fait de dire ah ne pas parfois on dit à des gens qui ne sont pas des musulmans on va leur dire eh, Ne crains pas, ne crains pas, nous on est les musulmans, on fait pas ça, vous n'avez pas à craindre. Peut-être je peux parler de moi en tant que personne, je me connais, mais on ne devrait jamais faire l'erreur de parler nous en tant que communauté. Tu sais on dit on dit non, nous nous on obéit à Dieu, c'est Dieu qui nous a demandé de faire ça et de ce fait nous on fait jamais ça. Wa comment tu le sais est-ce que parmi les musulmans, il n'y a pas des gens qui sont des fraudeurs, des menteurs, des voleurs Oui, il y en a des criminels donc il faut jamais prendre l'engagement de la religion ou bien d'Allah Azza wa ou de son prophète Alayhi Salatou Wassalam et bien on parle un autre nom à En, en On prend notre engagement soit en tant que communauté, en tant que, que groupe, en tant que association en tant que personne, mais pas l'engagement de la religion en tant que telle, sauf bien sûr les choses sur lesquelles la religion en tant que telle, elle, elle s'engage, cest à d'Allah ah Azza ou autre chose. Et un autre point intéressant qu'il a mentionné ici, alayhi sallat wa sallam fa araduka an tunzilhum ala hukm illahi fala tunzilhum ala hukm illahi et s'il te demande ça veut dire si ton ennemi si qui est encerclé te demande le hukm d'allah c'est pas des musulmans mais s'ils te disent on veut que tu appliques sur nous le hukm d'allah azza wa On veut que tu fasses avec nous un pacte qui est selon le jugement d'Allah, le hukm d'Allah et le hukm de sang. le hukm d'Allah Azza wa Jall plutôt. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa salam, "Falatunzilhum ala hukmillah." Alors il ne faudrait pas leur dire que je vais vous appliquer le hukm d'Allah, le jugement d'Allah Azza wa Jall. Pourquoi "Anzilhum ala hukmika, fa innaka la tadri a tusibu hukm Allah am Tu dois plutôt leur dire que je vais Vous appliquez mon hukm à moi. Car tu ne sais pas si tu vas vraiment leur appliquer le hukm d'Allah Azzawajal ou ton hukm à toi. Peut-être tu vas te tromper. Ça va être ton ijtihad et tu vas te tromper. Hadith rapporté par l'imam muslim alayhi rahmatullahi ta'ala. Je suis certain que certains parmi vous, ils ont déjà cette question. N'est-ce pas que normalement on applique le hukm d'Allah Azzawajal C'est le shara' d'Allah Azzawajal. C'est ce qu'on disait dans d'autres sections de... De ce livre-là, alors, quelqu'un peut-être, quelqu'un d'Almanie, de laïkard comme ça, il pourrait utiliser ce hadith pour nous dire, vous voyez, il ne faut pas faire impliquer, il ne faut pas faire entrer euh, la religion d'Allah Azzawajal dans la politique ou d'autres choses. Non, c'est pas ça le sens. Les ulama, ils ont expliqué ça. De un, il y a certains ulama pour cette deuxième partie du hadith, ça veut dire celle qui parle du hukm d'Allah, qu'il ne faut pas appliquer le hukm d'Allah, mais ton hukm à toi en tant que chef de l'armée certains savants ils ont dit que ça c'est un euh, ça c'est quelque chose qui était exclusif à zaman an au temps de la prophétie au temps du prophète sallalahu alayhi wasallam parce que le tashri' la charia n'était pas encore complète la révélation était encore en cours ça veut dire il y avait peut-être possibilité d'abrogation, de naître autre chose. Alors là, s'il va s'engager, va dire, ça c'est le hokm d'Allah, mais que juste après, une ayat de Coran va descendre, va être révélé, eh bien, ils vont dire, n'est-ce pas que tu nous as dit que ça c'est le hokm de votre religion, comment est-ce que vous avez décidé de changer Vous comprenez Et il y a une autre réponse des ulama qui est, incha'Allah, la, euh, la plus évidente, et la plus vraie, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, que ça, ce n'est pas, exclusif au temps du prophète Naze, ça s'applique jusqu'à aujourd'hui, mais ça c'est quand et ça c'est très important, ça s'adresse pas seulement aux chefs d'armée, ça s'adresse à chacun parmi nous, surtout ceux qui sont al-abetu ilmin, ceux qui étudient la religion, ceux qui sont duhad ilallah, et surtout ceux qui sont débutants. C'est surtout ce genre de personnes qui se précipitent à faire des erreurs graves. Pareil, c'est que dans les questions de istihad, parfois c'est une question de istihad, faut pas dire ça c'est le hukm d'Allah azawajjal, parfois même al ou bien le celui qui vient t'interroger si tu fais maintenant mettons tu fais une khutba dans un masjid quelqu'un il va te dire ya ou bien ya que tu sois un vrai shaykh ou non mais lui il pense tout, tout celui qui monte sur le minbar est un shaykh euh, j'ai une question Quel est le hukm d'Allah Azzawajal dans telle situation si on, si on revient tout à l'heure, question par exemple des, des photos et des vidéos et ainsi de suite, quelque chose de très précis. Okay, Quelqu'un il m'amène une poupée avec... Euh, il me dit, cette poupée, est-ce que c'est halal ou c'est haram d'avoir une telle poupée, d'acheter une telle poupée Est-ce que c'est halal ou c'est haram de faire un tel dessin dans tel contexte Est-ce que cette technique sur Photoshop, elle est halal ou c'est haram Ya yeah, Sheikh, euh, dis-moi c'est quoi le hukm d'Allah Azza wa C'est quoi le jugement d'Allah Alors là, il faut pas se tromper parce que vu que le hukm d'Allah Azza wa ici c'est pas évident, c'est pas min al-qat'iyat, c'est pas des choses claires, ça peut être une question de ijtihad, il faut que je dise à la personne, c'est pas le hukm d'Allah Azza wa c'est mon propre ijtihad. Mais mon propre ijtihad selon bien sûr, selon les règles d'Ijtihad que Allah a établi dans sa religion taala, c'est pas juste un raisonnement personnel, un jugement personnel de par mes propres passions c'est un jugement fondé sur des principes de Hadid, mais la conclusion le produit final auquel je suis arrivé Est-ce que ça correspond exactement au jugement d'Allah Azza peut-être aucunement peut-être à 80% peut-être à à 90% Allah Ta'ala aalam c'est pour ça comme il dit ici certains euh, Ulama, ils disent wala ba'sa bi an yaqula tu peux dire je vais faire de mon mieux inchallah pour te donner une réponse qui est selon le jugement d'Allah Azza Donc, je, je vais faire de mon mieux, mais ça reste que c'est mon ishtihad, ok Même si je suis convaincu de mon ishtihad, tant que ce n'est pas une question d'idma, d'unanimité, dans lesquelles il y a des noissances très claires, finales, nasson. alors là, il faut pas encore une fois dire ça, c'est le hukm d'Allah. Imam Malik, dans ses fatawas, il disait quoi C'est dans les narrations qu'il le disait souvent ça, que C'est ce qu'on pense, c'est un van et on n'a pas la certitude. Ça veut dire que ce n'est pas ici une vérité absolue. Peut-être mon ishtihad va changer la semaine prochaine et ne vient pas me dire ah pourquoi le hukm d'Allah a changé. C'est pas le hukm d'Allah qui a changé, c'est mon ishtihad. Mais le problème parfois, encore une fois, c'est certain... Chouyour, certains dou'âts, certains même jeunes, musulmans Qui s'y connaissent un peu dans din Qui connaissent quelques hadiths à droite et à gauche Et qu'après ça, ils se permettent de dire Ça c'est haram, c'est le hukm d'Allah Ça c'est le hukm d'Allah Après trois ans, ce que lui disait aux autres Que ça c'est le hukm d'Allah, il va faire le contraire Les gens ils vont dire, n'est-ce pas que c'était le hukm d'Allah Il va dire, non, le hukm d'Allah c'est autre chose Le hukm d'Allah, est-ce que c'est un jeu Ça change selon selon le ahwa Ça ne devrait pas être comme ça Et c'est pour ça, encore une fois Ça fait partie de vénérer Allah Azza wa Jal, illahi, Azza wa Jal de ne pas donner l'engagement d'Allah, d'Allah Azza wa Jal, et de ne pas aussi facilement donner et dire que ça c'est le hukm d'Allah, si on n'est pas certain que ça c'est le hukm d'Allah Azza wa C'est au même degré, si ce n'est pas encore plus grave, que le fait de jurer par Allah Azza wa Jal, sans avoir la certitude et sans avoir le yaqin. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah Avant de conclure avec cette séance qui est notre avant-dernière séance inchallah sur at est-ce qu'il y a des questions طيب، c'est bon. طيب، جزاكم الله تعالى خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.